Ou en Qibla, présente, le cœur en action, Madarij al-Salikine. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wassalamu ba'd. Frères et sœurs en islam, on continue toujours avec le cœur en action, Madarij al salikin les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui, on va parler de la station de qui s'appelle Manzilatou al-Faqr, la station de la pauvreté la pauvreté. Quelqu'un va dire pourquoi est-ce qu'on parle de la pauvreté dans un, euh, dans un cours à propos de, encore une fois, des états du cœur, des actions du cœur. Peut-être que vous vous attendez qu'on va parler de la patience face à la pauvreté. Quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de cash, il faut être patient, il faut endurer ça avec son cœur. Ce n'est pas ça le sujet. Donc vraiment... Quand vous allez voir inshallah ta'ala c'est quelque chose de très très intéressant ce que l'Imam Ibn Al-Qayyim rahimahoullahu ta'ala il nous dit. Alors il dit ici, « هذه منازل الطريق عند القوم Que cette station là c'est la station la plus noble chez al-qaum les gens. Les gens ici al-qaum le mot al-qaum habituellement ça fait référence dans ce genre de livre là aux adorateurs, aux gens pieux, à certains soufis dans le temps originaux par les soufis, encore une fois, on nous rappelle à chaque fois que le soufisme ou bien le tasawwuf, c'est quelque chose qui était initialement fondé sur les adorations, la piété de certains des pieux ancêtres, salaf ou salaf, mais qu'après ça, avec le temps bien sûr, ça s'est développé en des sectes complètement égarées du chemin de l'islam, qui pratiquaient beaucoup d'innovation de bida' des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené donc lorsque les savants ils parlent du bon tasawouf en quelque sorte, ce qu'ils sont en train de dire ici c'est l'aspect un peu spirituel de certains des pieux ancêtres de salaf qui étaient très proches d'Allah et très rattachés à Allah donc il nous dit ici que cette station là encore une fois on rappelle mader du salikin c'est quoi salik c'est un sentier c'est un chemin vers Allah c'est ça la vie du bas monde pour le croyant Qu'est-ce qu'on veut Se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et se rapprocher d'Allah Subhanahu wa ce n'est pas un état stable. Ce n'est pas... Ah, parce que rappelez-vous, au tout début de cette série, ce livre-là a commencé par l'éveil, après ça, 2-3 stations, c'est arrivé au repentir. Ça veut dire initialement, si on parle de quelqu'un qui est complètement déconnecté de sa foi, de sa religion, qui oublie Allah Subhanahu wa Après ça, quelque chose lui arrive dans sa vie ou un signe d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, un rappel, peu importe, c'est un l'éveille, la personne va se réveiller, comme si, comme si elle était endormie avant cela. Après ça, graduellement, elle arrive à Tauba, elle fait le repentir. Mais le jour qu'elle fait le repentir, le repentir peut prendre la forme, par exemple, d'une conversion, quelqu'un qui se convertit à l'islam, ou ça peut prendre la forme d'un repentir de quelqu'un qui est, entre guillemets, né musulman, mais qui ne pratiquait pas sa religion, entre guillemets. Une fois que quelqu'un, il fait son repentir, Est-ce qu'on a, selon vous, atteint un certain état qui est confirmé dans notre foi Non. Si quelqu'un imagine cela, la personne se trompe complètement dans sa compréhension de l'islam. Dans la vie, soit on avance ou on revient en arrière. Il n'y a pas de poids mort comme, des, comme dans les auto-manuels. Ça, ça n'existe pas. Soit on avance, soit on revient en arrière. Allah Azza wa nous parle dans plusieurs ayats du Coran du danger de celui qui revient en arrière dans son din, dans sa religion. Donc le croyant, s'il ne revient pas en arrière, qu'est-ce qu'il fait Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rapproche d'Allah Azza wa Jal plus, bien sûr avec les bonnes œuvres et aussi avec la connaissance. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala plus, connaître sa religion plus, connaître la vie plus, se connaître nous-mêmes plus. Et découvrir certaines de nos failles qu'on ne connaissait pas, s'ajuster, c'est un cheminement qui est continu. C'est pour ça, nous parle ici, nous dit que cette station, celui qui arrive à cette station-là de l'afqor, de la pauvreté, c'est quelque chose de très noble. Wa hada inna ma yurafu bimarifati hakiqati al faqr » ou celui qui veut par cette secte plus spécifique du al-faqr, c'est quoi le mot de la pauvreté, c'est quoi le sens de la pauvreté ici dans le contexte utilisé par ces par ces personnes -là. Donc il dit ici, simple, c'est la pauvreté. Tout celui qui connaît un peu la langue arabe, c'est que la pauvreté faqir c'est le pauvre dans le coran dans la parole d'allah azzaoul le mot faqir il est venu dans certains contextes numéro 1 allah ta'ala dit dans sourate al-baqa les pauvres qui sont retenus dans le chemin de allah ne peuvent pas frapper sur la terre les ignorants les considèrent comme riches de la chasteté allah azzaoul nous parle de certains pauvres de certains pauvres que tellement Ils font preuve de ta'affouf. Ta'affouf, c'est celui qui ne tend pas sa main. Celui qui retient sa main. Il y a ta'affouf. Il y a celui qui est dans le besoin et qui demande de l'aide. Il y a celui qui ne demande pas de l'aide. Alors Allah Ta'ala, il nous parle ici de certains pauvres, certains fouqara. Tellement ils font preuve de ta'affouf, ils ne tendent pas la main, que l'ignorant, celui, celui qui, connaît, qui ne connaît pas leur état, va penser qu'ils sont... Riche, Tellement il ne demande pas d'aide, tellement il n'essaye pas d'avoir ce que les autres, ils sont Leur regard, leurs yeux ne voient pas ce que les autres possèdent. Soit, si toi tu ne connais pas c'est quoi la vérité de cette personne, tu vas dire ça c'est quelqu'un de, de riche, quelqu'un de très aisé, n'a pas besoin d'aide. C'est pour ça, en passant, on sort un peu du sujet. Lorsqu'on aide les personnes pauvres. Lorsqu'on aide, si on veut vraiment aider les pauvres, on a une certaine responsabilité d'aller les chercher, ces pauvres. Pas d'attendre qu'ils viennent cogner à la porte pour demander de l'aide. Parce que souvent, ceux qui méritent le plus, c'est des gens qui ne tendent pas la main. Parce que c'est humiliant pour eux de se soumettre, de se mettre dans une situation dans laquelle ils vont tendre la main. Comment pourrais-tu identifier un pauvre s'il ne va pas tendre sa main Si Allah Ta'ala nous dit que l'ignorant pense qu'il sont riche, comment pourrais-tu l'identifier, par exemple? Comment tu peux reconnaître quelqu'un qui est dans le besoin, même s'il ne demande pas? Afouane? Sans physique, peut-être. Comment la personne est habillée Comment peut-être ses enfants sont habillés, sont, sont habillés. Qu'est-ce que ses enfants portent S'il a des enfants ou si elle a des enfants, quelle est la réaction de ses enfants lorsqu'ils vont avoir accès à quelque chose De la nourriture, ils vont avoir de la viande devant eux ou autre chose. qui vont montrer un certain intérêt qui est excessif. Tout ça, c'est des indications que quelqu'un peut-être a besoin d'aide, mais ne le dit pas, n'ose pas le dire. Donc on a une certaine responsabilité, vu que c'est nous qui faisons la sadaqa, la charité, c'est nous qui allons prendre le hadr, la récompense, c'est aussi à nous de faire un certain effort, d'aller chercher les opportunités où on peut aider les personnes qui sont dans le besoin. Bref, on revient ici. Alors il dit ici, quel est le sens de cette ayah, de ce verset Ay as sadaqa tu Kana fuqara ul muhajirina nahwa arba imaatin, lamm yakullahum masakinu fil madinati wala achsair. Allah ta'ala nous dit dans cet ayat de surat al-Baqarah que ceux qui méritent le plus les sadaqa, les charités, c'est ces personnes-là qui étaient ibn Qayyim nous dit, comme c'est connu dans la biographie du prophète Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, sallam, au nombre d'environ 400, arba imaatin. On les appelait les gens de la suffa. C'est qui ces gens-là de la Sofa Ça, c'est des gens qui avaient émigré vers la Médine pour vivre avec le prophète salam. Certains parmi eux étaient opprimés dans leur terre, dans leur tribu, ainsi de suite, après avoir accepté l'islam. Ils ont fait la hijra pour vivre avec le prophète dans la Médine. Mais dans la Médine, il n'avait ces gens-là ni de famille, ni de proches, ni de commerce, ni de biens. De ce fait, ils étaient très pauvres. Et c'est des gens qui vivaient souvent dans la, le masjid du prophète, la mosquée de la Médine. C'est là qu'ils dormaient, c'est là que tout. Alors, il nous dit ici, « Entre autres, ils avaient fait de eux mêmes ils s'étaient assignés, ils s'étaient dédiés à être des soldats du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa Ça veut dire, non rien n'ont pas d'attachement n'ont pas de bien ils vivent dans le masjid et en tout temps ils sont prêts si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les appelle c'est des soldats de l'islam qui sont disponibles en tout temps alors il dit ici ils étaient un waqf encore une fois à chaque convoi militaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoyait ils étaient disponibles ils s'étaient mis ils s'étaient mis dans cette position là, d'être toujours disponible. Alors ça c'est, il nous dit ici c'est une opinion, une approche dans l'interprétation de cette ayat, le tafsir de cette ayat. Parce que Allah Taala nous dit ici les الذين أُحصِروا. C'est quoi auprès? Auprès c'est quelqu'un qui est comme euh, comment je peux dire ça? C'est pas vraiment prisonnier, mais c'est quelqu'un qui euh, qui est cadré dans un dans un certain contexte. Ok? Donc, la personne elle est limitée. Donc c'est comme si ces personnes-là se sont limitées à être disponibles pour le prophète Ali sallatou a sallam, lorsqu'il a besoin de eux. Une autre opinion, ils disent huwa habsuhum anfusuhum fi ta'atillah. Non, une autre opinion ici dans pourquoi ce qu'Allah taala il dit qu'ils sont muhsar comme prisonniers parce que c'est des gens qui se sont dédiés à l'adoration d'Allah taala. Ils ont fait la hijra, ils ont tout laissé derrière eux, leurs biens, leur commerce, leur famille. Et lorsqu'ils sont arrivés à la Médine, ils n'ont pas vu très très grand pour leur dunya, pour leur confort matériel et tout. Ils se sont dit, on va être avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa dans le masjid, on va faire l'ibad à l'adoration d'Allah ta'ala. C'est ça notre cause, c'est ça notre raison d'être. Une autre opinion ici, قِيْلَ حَبَسَهُمُ الْفَقْرُ وَعُلْعُدْ مُعَنِ الْجِهَدِ jihad fi اللَّهِ Une autre opinion ici, c'est que ça, c'est des gens qui étaient limités par leur pauvreté leur situation ne, le ne leur permettait pas vraiment d'être des grands soldats de l'islam pourquoi pourquoi leur situation ne leur permettait, ne leur permettait pas d'être nécessairement ils refusaient leur physique peut-être les sahabas le physique c'était pas vraiment une question pour eux même le Le moins en forme, ils étaient soldats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils pouvaient. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas les mois, il n'y avait pas Ar-Rahina par exemple, il n'y avait pas le, la monture, il n'y a pas d'animal pour sortir avec le prophète alayhi wa sallam. De ce fait, ils aimaient être toujours là comme soldats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais leur manque de ressources ne leur permettait pas nécessairement de, de le faire. Alla vilde säga att al är att li för wa de är fattiga och fattiga och fattiga inte kan Imam Ibn al-Qaym al-Shwazi, läget som säger att dit här versen beskriver de här människorna som är så fattiga och otillräckliga att de inte ens kan göra nåt på jorden. Vad är det som gör att de inte kan göra nåt på jorden? Vad är det som gör att de inte kan göra nåt på jorden? Vad är Ce n'est pas en restant chez toi, sur une chaise, que tu vas devenir très riche. Tous les commerçants bougent à droite et à gauche, s'essayent ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas bouger. Pourquoi Zéro capital, ne possède rien. Pour commencer, pour que quelqu'un commence à faire le commerce et à acheter, vendre et ainsi de suite, il faut posséder déjà quelque chose avec laquelle tu vas commencer. Ça, c'est des gens qui sont applatis par la pauvreté. Aadizun la Allah subhanahu wa ta'ala il dit que en plus de ça, yahsabuhum al-jahlu aghnia' min al-ta'affuf. Il ne tend jamais la main, ne demande pas d'aide. Et celui qui ne connaît pas leur état, il pense lui, il va bien, n'a pas besoin d'aide. C'est bon Donc, ça c'est la première ayah qui nous parle ici des fuqara', fagr, faqir. Ça parle de ces pauvres là d'une catégorie, d'un groupe plutôt bien spécifique de pauvres qui vivaient avec le prophète Muhammad alayhi salatu wa C'est clair jusqu'à maintenant Deuxième ayah dans le Coran, deuxième contexte dans le Coran où ça parle des pauvres, c'est dans sourate surat Al tawba la très fameuse ayah numéro 60 dans laquelle Allah Ta'ala il dit ça c'est le verset clé dans la Euh, dans la définition des huit catégories de personnes qui méritent la zakat la zakat, troisième pilier de l'islam qui est l'aumône obligatoire ces huit catégories là sont citées dans ce verset de sourate le repentir verset ah. numéro 60 donc ça commence par la première catégorie qui est les les, fukara, les pauvres donc ça c'est un deuxième lieu dans le coran où ça nous parle des pauvres Donc là, on est parti, si on compare les deux versets qu'on a cités jusqu'à maintenant, on est parti du spécifique vers le général ou le général vers le spécifique Donc du spécifique vers le général, ça parlait d'un, il y a une ayah qui nous parlait d'un groupe bien particulier de pauvres. Dans cette deuxième ayah, ça nous parle de tous les pauvres, al-fuqara en général. Ça parle des pauvres en tout temps, en tout lieu. Troisième ayah, troisième contexte dans le Coran, ça parle des fuqara, les pauvres. Allah Taala il dit: Ya ayuha an-nasu, antum al-fuqara ila Allah. Oh vous les gens, vous êtes les pauvres. Envers Allah, subhanahu wa taala, antum al-fuqara. Ilallah. Qu'est-ce que cela signifie Oui. Donc c'est si Allah Azawajel c'est le riche, l'unique riche, al الغني parmi les beaux noms d'Allah Ta'ala min asma'illah al-husna c'est al-ghani. Wallahu huwa al-ghani wa antum al-fuqara. Allah Ta'ala c'est lui le riche, la richesse absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait Allah Azza wa il nous rappelle qu'on est les pauvres envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire comparé à Allah subhanahu wa ta'ala nous sommes les pauvres. Et nous sommes quand Allah Ta'ala il dit ici ila Allah, le mot ila ici ça contient implicitement le sens aussi du besoin je dois me tourner vers Allah Ta'ala parce que je suis le pauvre, il est le riche subhanahu wa ta'ala donc là on est passé du général à ce qui est encore plus général, parce que là ça ne parle pas de ce qu'on appelle les pauvres ceux qui n'ont pas d'argent là Allah Ta'ala il dit ya oh vous les gens même le milliardaire même celui qui est sur la liste des dix premiers riches selon Forbes ou je sais pas quoi on va lui dire anta al faqir ila toi tu es le pauvre envers Allah taala peu importe ce qu'il possède ou ce que elle possède alors il dit ici fa al fuqara al mousoufoun fi al ayah aloula يقابلهم اهل او اصحاب الجده ومن ليس محصرا في سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعففا Donc là, ça parle ici. Donc, ça nous dit comment est-ce que les deux premières ayats, regardez, les deux premiers, les deux premiers contextes qu'on a cités, Allah Ta'ala parle de certains êtres humains et de ce fait, il y en a d'autres qui sont exclus dans les deux premières ayats. Comme dans la deuxième ayat, Allah, il dit que la zakat, elle est pour, entre autres, les fukara, les pauvres. Ceux qui sont... Pas pauvres, de l'autre côté, ce qu'on appelle nous les riches, n'ont pas droit à la zakat pour cette catégorie. Non, toi tu es exclu, la ayah ne parle pas de toi. Mais la troisième ayah, le troisième contexte, là c'est différent. Il n'y a pas d'exclu, il n'y a pas... Allah il dit vous les gens, vous êtes les pauvres. Alors on va dire, euh, qui parmi les êtres humains ici n'est pas inclus, qui est de l'autre côté Il n'y a personne. Oui, achi Oui, très très bien, regardez. Ce qui, euh, le, le truc, c'est que pour, pour définir c'est quoi un pauvre, les, ulama. les juristes de l'islam, ils parlent de ça dans les détails et tout. L'idée générale, c'est tout celui qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, ça veut dire les personnes sur, euh, pour lesquelles il a la responsabilité de dépenser, de faire un nafaqa. Comme ses enfants, s'il a des enfants, comme son épouse. Donc ces gens-là méritent la zakat. Okay. Et le truc, c'est que si on va appliquer ce que les juristes de l'islam définissent dans certains contextes, plusieurs parmi nous et les gens qu'on appelle classe moyenne de nos jours, on est considéré comme des pauvres. Vous comprenez On est considéré comme des pauvres jusqu'au point que certains ils disent que le pauvre, lorsqu'on lui donne la zakat, on lui donne la zakat suffisante pour ses dépenses d'une année entière pour couvrir les dépenses d'une année entière. Tu as où habiter Est-ce que tu as le loyer pour toute l'année Tu as de quoi manger pour toute l'année C'est quoi le budget dont tu as besoin Ça, c'est la zakat. Oui. Oui. Si c'est difficile à la fin du mois, si la personne, elle fait de son mieux, ça veut dire que c'est... Parce qu'ici, il faut regarder aussi l'état de la personne. S'il y a quelqu'un qui est en santé et qui est capable de travailler, mais lui ne veut pas travailler. Lui, il ne mérite pas la zakat. Mais si quelqu'un, soit quelqu'un en situation particulière, malade, handicap ou autre chose, ou si la personne, comme tu dis, la personne, elle travaille, elle fait de son mieux, même étant que son revenu couvre 80% de son budget de ce dont elle a besoin, là, la zakat va couvrir le, le restant. On va lui donner de quoi couvrir le reste. C'est bon så isti Allah istil Imam Ibn al-Qaymah. Allah inhu di wal muradul Qaum bil Fakr şey axs min haza kulli. Så där är det där de han kommer till om ämnet om denna station. Han har börjat med den al-Qaum, de som förtjänar de som förtjänar de la pauvreté, ils de chose de plus spécifique que tout ça. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains sont faqir Allah subhanahu wa ta'ala, sont pauvres envers Allah azawajal. Mais il y a une pauvreté plus spécifique, ce qu'il appelle ici, il dit وَهُوَ تَحْقِيقُ الْعُبُودِيَةُ وَلِفْتِقَارُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ حَلِي C'est le fait de remplir, de concrétiser la servitude à Allah azawajal et de ressentir notre pauvreté et d'exprimer notre pauvreté envers Allah Azza wa en tout temps c'est ça la station de quoi de Al-Faqr c'est quoi la, ça la station de la pauvreté encore une fois c'est le fait de concrétiser la servitude à Allah Azza wa et d'exprimer et de démontrer notre pauvreté envers Allah Azza wa en tout temps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 Alors il dit ici wa écoutez bien ça, ça c'est une phrase clé extrêmement importante. Wa azlo nafsih an muzahamati arrobubiya. C'est le fait d'exclure un nafs. C'est quoi un nafs L'âme. L'âme c'est plus précis que ce soit la traduction de arrouh, la personne. Ok donc. « Nafsi », c'est « moi-même », c'est quelque chose de, de très abstrait. « Nafs », c'est « moi », ça peut être, ça inclut ce qu'on appelle de nos jours l'ego de la personne, par exemple. Ça, ça rentre dans « Nafs ». Alors, il dit ici, ce « iftikar », cette pauvreté, c'est le fait d'exclure notre « nafs » de « muzahama ». C'est quoi le « muzahama »?« Muzahama », c'est lorsque quelqu'un vient il veut prendre ta place. Ou il veut prendre avec toi de la place. Tu es dans un bus, tu n'as pas d'espace déjà, il y a trop de monde, après ça il y a quelqu'un qui vient et qui commence à te pousser, ça veut dire qu'il veut prendre de ton espace. Qu'est-ce qu'on appelle ça ici Alors il nous dit ici que ce iftiqar, c'est le fait d'exclure, de s'assurer que le nefs ne va pas faire la mouzahama de la seigneurie d'Allah d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous comprenez de ça Qu'est-ce que vous comprenez de ce sens Pourquoi est-ce qu'il le dit Exclure, c'est le fait de Dès que l'être, la, per, la personne à l'intérieur, elle commence à vouloir faire prendre si de l'espace dans le domaine de la seigneurie d'Allah Azod. Oh, il dit dehors. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Avec des mots, avec des exemples. Oui. donc concrétiser notre servitude envers Allah Azza wa mais plus spécifiquement ça parle de quoi ses paroles exactement si on, donne un exemple, si on donne un exemple si moi je suis très aisé par exemple je suis très, Allah Ta'ala m'a donné beaucoup d'argent ça, dé, ça dépasse mes besoins je, je. et je veux être une bonne personne je veux aider les pauvres je connais des voisins ou une famille qui sont pauvres Je me suis dédié à chaque mois à venir leur donner un grand montant d'argent qui couvre tout, toutes leurs dépenses. Je connais à la porte, voilà. Je fais ça à chaque mois, un an, deux ans, trois ans. Entre autres, même avec cette bonne œuvre, il y a ici le danger dans le cœur qu'à un certain moment donné, je pourrais, si je ne fais pas attention, me sentir comme leur seigneur, c'est moi qui ai leur rosaq. Vous comprenez C'est moi qui... Si c'était pas moi... Ça c'est juste un exemple parmi des milliards d'exemples. Juste un exemple-ci pour montrer ici. Là je viens d'entrer dans le domaine de quoi De la seigneurie, de la reboubiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que j'ai un certain sentiment que moi... C'est moi qui donne le risque. C'est moi... Et là j'ai oublié que moi... C'est moi je suis le pauvre envers Allah C'est Allah ta'ala al-ghani. Et moi je suis quoi Al-faqir, le pauvre... Et on peut donner des tonnes d'exemples. Ça, c'est juste un exemple pour expliquer ces mots ici. C'est que il, il ne faut pas que l'être commence à entrer dans le domaine de ar de la seigneurie d'Allah subhanahu wa taala. Alors, il dit ici: وَلِذَلِكَ سُئِلَ بَعْضُهُمْ مَنْ تَيَسْتَحِقُّ الْفَقِيرُ إِسْمَ Écoutez bien, Ça, c'est intéressant. Ça semble compliqué au début. Demandez un peu de concentration, mais ça va être clair une alors il dit on a demandé à certains à une personne pieuse quand est-ce que le faqir quand est-ce que quelqu'un mérite qu'on l'appelle faqir envers Allah subhanahu wa ta'ala il dit il dit si il ne reste sur lui aucun reste de lui si il ne reste sur lui aucun reste de lui alors on lui a dit OK, c'est quoi exactement comment ça peut arriver alors il a dit s'il est pour lui alors il n'est pas pour lui ici le lui le premier et le deuxième ils sont différents s'il est pour lui il n'est pas pour lui et s'il n'est pas pour lui il est pour lui en d'autres termes, il explique ici l'imam Ibn al-Qayyim c'est quoi le sens de ces paroles. وَهُوَا أَنْ يَصِيرَ كُلُّهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلُ Atteindre ce niveau-là de pauvreté, la noble pauvreté de la servitude, c'est de devenir toi entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu deviennes pleinement, entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allihåll från sig och hans och hans och hans. Killen gavst Antoine inget av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen que tu ne egen passion, av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen passion, av sin egen comprendre ces paroles de certains adorateurs et ainsi de suite, c'est pour ça que toujours comme on dit peu importe les paroles de qui on va lire les paroles des adorateurs et des anciens soufis de salaf et de salaf et ainsi de suite, il faut toujours prendre comme repère principal quoi la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran, le livre d'Allah ta'ala et la parole du prophète Muhammad parce que si Je me trompe dans la compréhension des paroles de ces gens. Puis là, je pourrais quoi Dévier du droit chemin. Donc, c'est le fait de se dissocier de ses passions. Je n'appartiens pas à mes passions, à mon hawa. J'appartiens entièrement à Allah. Subhanahu Wa Taala. C'est ça ce qu'on appelle ici la pauvreté. Al-Faqar. Alors, il dit, « Femata alayhi min nafsihi » dès que la personne commence à avoir ne serait-ce que des restes de mon hav c'est quoi mon hav c'est ma part c'est quoi ma part comment vous comprenez ça ma part revenons à l'exemple de tout à l'heure si je, si, je si je vous rappelle l'exemple de tout à l'heure vous venez et vous donnez cette enveloppe à chaque mois quelle est votre part ici dans l'exemple qu'on avait dit Le had, ce qu'on appelle had. Ma part, ça veut dire ce qui est pour moi. affonnez Très bien, donc, ça, ça c'est la bonne part. Les hassanats auprès d'Allah Azzawajah, ça c'est excellent. Mais ce n'est pas de ça que les savants, ils parlent lorsqu'ils parlent de la mauvaise part, mm haddun. -hmm. Par exemple, c'est l'ego. Peut-être c'est la reconnaissance. Je donne la sadaqah, ça c'est pour Allah Ta'ala. C'est lui de Mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui cherche aussi quoi Ma part à moi qui m'appartient, pas la part que Allah Il m'a donnée. La part, la, la part que Allah Ta'ala Il t'a donnée, tu ne dois jamais te sentir mal de la prendre. La part que Allah Ta'ala Il t'a donnée. Comme par exemple la récompense, comme la récompense, comme par exemple le fait de bien se sentir. Est-ce que on se sent bien lorsqu'on fait les bonnes œuvres On va donner la sadaqa. Quelqu'un dit « Je me sens bien », il se dit à soi, à lui-même. « Je me sens bien aujourd'hui, j'ai fait un bien, j'ai aidé des gens qui sont dans le besoin. » Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on ressent Oui, ça ce n'est pas une part qui est mauvaise. Allah Ta'ala, il t'a donné droit à cette part. Mais on parle ici de la part que je veux pour moi, qui, que Allah Ta'ala ne m'a pas donné le droit de prendre ça. Comme par exemple, le fait de donner cette sadaqa, cette aide, et de s'attendre à une certaine, reconnaissance je leur ai donné la sadaqa les deux trois dernières fois contrairement à avant maintenant ils ne me disent plus merci à chaque fois toujours ils me disaient merci avec un grand sourire et ils prenaient l'enveloppe mais ça fait deux trois fois maintenant que lorsque je donne l'enveloppe ils apprennent ils fermer la porte et là j'ai une réticence envers ça ah là il y a un problème parce que là j'ai ma part que je suis en train de demander ça c'est pas un commerce que je fais avec eux c'est une ribada c'est une sadaqa différent quand tu fais le commerce tu vends quelque chose à quelqu'un tu as rendu un bon service il n'y a, a pas dit merci ça c'est le commerce c'est la dunya mais lorsqu'on fait la akhira j'ai donné la sadaqa c'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit la nuridu minkum jaza'an wala shukura Innaman utarimukum liwadjih. Allah la nuriduminkum jazaa en wala. Shukura. On n'attend pas de vous quand on fait, quand on va nourrir les pauvres. On n'attend pas d'eux de une rétribution, un retour ou un remerciement. Ou que ce pauvre là, à chaque fois qu'il va me voir dehors, dans la rue, il faut qu'il se rappelle de me dire salamu alaikum. Il faut qu'il me montre que je suis important, qu'il a remarqué ma présence. Non, non, non. Tout ça c'est ma part pour moi que Allah Ta'ala il n'a pas approuvé subhanahu wa ta'ala alors c'est pour ça il dit ici fa man baqiya alayhi min ahkam nafsihi fa celui qui garde certaines de ces choses alors sa pauvreté envers Allah il elle est, elle est pas 100% l'île n'est pas 100% propre alors il dit ay idha fa wa lam fa donc là, il nous explique sur Encore une fois rappelez-vous, idha kana lahu fa laysa Si il est à lui, alors il n'est pas, si pas à lui, Donc on a dit ici le lui, c'est différent. S'il est à lui, ça veut dire à lui-même. Si je suis à moi-même, je ne suis pas Allah Azza wa Et si wa idha Et si je ne suis pas à moi-même, je suis à Allah subhanahu wa Ta'ala, c'est pour ça qu'il explique ici. Si je vis pour moi-même, je ne suis pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je ne suis pas pour moi-même, je suis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la ligne om det är en del av resultatet så är liksom... det en symbol för det. Om det inte är så är det en symbol för det. Om det är en del av resultatet så är det en symbol för det. Om det inte är så är det en symbol för det. Om det är en så är det en symbol för det. Om det inte är så Oui, c'est pour ça. On a dit la satisfaction, ce n'est pas un problème. On a dit la satisfaction, tu peux la ressentir. Parce que la satisfaction, c'est une chose que Allah Zodel, il a approuvée. C'est Allah qui te l'a donné. Et c'est Allah qui me l'a donné. Que lorsqu'on fait les bonnes œuvres, on va avoir la satisfaction. Ça, c'est un droit. Tout comme lorsque tu vas faire le jeûne de Ramadan. Beaucoup de personnes se trompent sur ce genre de questions ici, en pensant que tout ce qui est profitable à nous, tout ce qui nous fait plaisir, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à Allah Azza wa Ça, c'est faux. Allah Ta'ala, il nous éprouve par des choses qui nous font plaisir et par des choses qui ne nous font pas plaisir. Lorsque tu jeûnes Ramadan, dans une journée très très chaude, beaucoup de chaleur, Ne pas boire de l'eau, est-ce que ça te fait plaisir ou ça ne te fait pas plaisir Non, c'est contraire à notre plaisir, à notre désir, à notre satisfaction individuelle. Mais Allah Ta'ala nous a éprouvé par ça, par une chose qu'on n'aime pas nécessairement. Lorsque tu vas finir ton Ramadan, à l'instant de l'adhan et que la sunna, ce qui est encouragé, c'est de manger des dattes, des rotab, de boire de l'eau, est-ce que ça, ça te fait plaisir ou non Oui, ça te fait plaisir. Et manger, rompre ton jeûne rapidement, avec le temps, ça, ça nous fait plaisir. Mais en même temps, c'est la sunnah du prophète, alayhi Donc là, on parle de quelque chose qui est ma part personnelle. J'aime ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais c'est Allah Ta'ala qui me l'a donné. Tu n'as pas à te sentir mal. La même chose ici. Ce qu'on a dit, c'est que la satisfaction, on a dit ce n'est pas une, une mauvaise chose. Pourquoi c'est pas une mauvaise chose Allah a dit dans le Coran Karim, « Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyyannahu hayatan tayyiba »« Celui qui fait des bonnes œuvres, que ce soit un homme, une femme, mal ou femelle, Allah Ta'ala nous dit ça. Dhakarin au untha. Wa huwa mu'min » En étant croyant, c'est ça la condition, tu fais le bien, mais tu es aussi croyant. C'est pas quelqu'un qui fait le bien, il est athée. Non, non, il ne va pas avoir la, la récompense ici, si tu es dans ailleurs. aïe. Il est croyant, il est musulman et il fait les bonnes œuvres. Allah Ta'ala, il va lui donner une belle vie, une bonne vie. Hayatan tayyiba. Hayatan tayyiba, ce n'est pas ce que certaines personnes comprennent, c'est que si tu es croyant, tu fais les bonnes œuvres, tu vas avoir une BMW, tu vas... Tu vas être très en santé. Non, ce n'est pas ça le sens. ça c'est aucunement le sens. Hayat ta'iba ici, c'est dans le cœur. Le cœur apaisé. La bonté du cœur. Le bonheur dans le cœur. Ça, c'est quelque chose que Allah Ta'ala, c'est lui qui l'a promis. Ça, ce n'est pas relié au bien-être matériel uniquement. Loin de ça. La même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi wa sallam ?« Celui qui se réjouit de sa bonne œuvre et qui se sent coupable après son péché, lui, il est le croyant. C'est lui le croyant. Ça veut dire, le signe ici de la foi, parmi les signes de la foi, c'est cette conscience naturelle, propre, qui fait en sorte que le croyant, il est satisfait quand il fait une bonne œuvre, il se sent bien. Ce n'est pas satisfait dans le sens où c'est suffisant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans le sens ici de... Non, lorsque, vous voyez parfois la, la traduction entre les langues, ce n'est pas à 100% précis. Mais on parle ici de la satisfaction, ça veut dire le sentiment de, de bien-être dans le cœur quand on fait une hasana. Et aussi que s'il va désobéir à Allah Ta'ala, il va se sentir très mal à l'aise dans son cœur. Ça c'est un signe de l'imam, de la foi. Oui mon frère. Non, on peut donner à la même personne à chaque fois, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut qu'on apprenne ce genre de choses pour bien apprendre notre religion, pour bien régler notre cœur. Parce que quand on fait le bien, il ne faut jamais rien attendre des gens. Quand on fait le bien, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu attends quelque chose des gens, là tu fais le commerce. Si c'est le commerce halal, pas de problème. Tu fais le commerce, tu payes. J'ai payé beaucoup, je m'attends à un bon service en retour, pas de problème, Ça c'est commerce, c'est pas ce c'est pas religion. Mais si tu fais quelque chose qui est pour Allah Ta'ala, tu dois jamais t'attendre à un retour des gens. Si ça vient le retour des gens, c'est bonus, c'est en plus, mais c'est pas quelque chose que je m'attends à ça. Il ne faut pas avoir d'attente. Okay? Encore une fois, parce que tu ne vas pas toujours l'avoir, cette gentillesse que tu t'attendais. Et encore une fois, parce que peut-être que l'intention n'est pas à 100%. Ça ne veut pas dire que l'action n'est pas bonne. Okay? On n'a pas dit ça. Ici, on est vraiment dans la chirurgie très, très précise des cœurs. Mais ça veut dire que mon intention n'est pas à 100% propre. Qui sont les personnes qui ont fait le plus de bien dans le monde les prophètes donc on n'a pas à attendre deux minutes pour avoir la réponse les prophètes personne qui a fait de bien plus que les prophètes les prophètes n'ont pas donné l'argent l'or et tout ils ont donné bien sûr sadaqa mais c'est pas ça leur point clé ce que les prophètes ils ont donné c'est le message d'Allah Ta'ala la chose la plus noble ils ont remis aux gens la parole d'Allah Azaud qu'est-ce qu'ils ont reçu les prophètes en retour le Coran qu'est-ce qu'il nous dit en général Qu'est-ce que le Coran vous dit sur le prophète les prophètes sallam, face à leur audience Les épreuves, le mal, on les a traités de menteurs, chaïrs, poètes, madnoun, possédés, fous, tout. Rares sont les prophètes qui, ont un certain moment donné, non, très rares. Mais la majorité des prophètes en fait face à beaucoup de mal. Donc ça, c'est la nature humaine. L'être humain est non reconnaissant. C'est comme ça que Allah Ta'ala, il le décrit dans le Coran. « Insane la waloumun kaffar »« Insane la kafour » Si l'être humain n'est pas reconnaissant envers son Seigneur, penses-tu qu'il va être reconnaissant envers toi ou moi Non L'être humain n'est pas reconnaissant envers son Seigneur. Allah Azza wa Jal, « comme Allah Ta'ala nous dit que sauf peu de personnes, les croyants, mais la majorité des gens ne sont pas reconnaissants envers leur Seigneur. Allah Azza wa il leur donne, il leur donne, il leur donne, il leur donne. Si un jour, il y a quelque chose de petit comme ça qui arrive, qui est différent de ce qu'il s'attendait, l'aïa va venir tout à l'heure. « Mon Seigneur m'a oublié, m'a maltraité. » Ils ne sont pas reconnaissants envers Allah Azza Donc de ce fait, il faut s'attendre à ce que lorsqu'on fait le bien, ce n'est pas toujours le bien qui nous a, qui, va, qui nous sera retourné. Et la meilleure approche, c'est tout simplement de, de couper complètement, comme on dit, « qat'u ta'aluq », c'est de couper l'espoir dès le début, que je ne je, je, je m'attends rien. Est-ce que c'est clair Donc là, comme on l'a dit, Ari, différence entre ma part à moi, que Allah, il, il m'a donnée, comme se sentir heureux, satisfait après la bonne œuvre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas contraire à tu, si tu es pour toi, tu n'es pas pour Allah. Non, parce que ça, c'est pour Allah et Allah Ta'ala, c'est lui qui a remis dans ton cœur le sentiment de satisfaction. Ce sentiment, il est entre les mains d'Allah. C'est pas entre les, sens, les mains des gens. Mais le retour des gens, ça, c'est mon hal. Ça, c'est ce que je demande, moi, des gens, je m'attends. Non, non. Ça, il ne faut pas que je prenne des choses que Allah Ta'ala ne m'a pas données. Donc, il nous dit ici, Imam Ibn al-Qayyim, que ce faqr, cette pauvreté dont les savants parlent, elle n'est pas contraire à l'aisance ni aux propriétés. Donc, Regardez, les savants de l'islam, pas juste les savants, mais les gens pieux, je ne veux, veux pas que ce soit compris, okay, que ça c'est la sunna, il faut qu'on utilise cette parole. Non, non, moi je parle juste d'une certaine période historique où c'était un titre utilisé. Al-Faqir. On disait que tel il est Al-Faqir. que ça veut dire Al-Faqir Il est l'adorateur, il est le pauvre envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas Al-Faqir, il n'a rien. C'est clair Et c'est pour ça euh, qu'il pourrait nous citer un un texte comme ça de, de la grammaire de Nahou en arabe, un texte bien connu? Texte? Non, le, juste le nom, le nom du texte. Un texte bien connu comme ça, de la grammaire en arabe qu'habituellement on étudie. Je suis certain que certains connaissent ici. ad -rumia. Personne n'a entendu parler « Adurumiya » Non ?« Muqaddim al-Adurumiya » Donc ça c'est un livre que les savants habituellement Ça fait partie de En quelque sorte niveau 1 ou niveau 2 D'apprentissage de, de, de la grammaire en langue arabe Texte traditionnel ok? Donc ça s'appelle « Adurumiya » Parce que l'auteur il est Ibn Adurum Ibn Adurum Il est Ça c'est un, un auteur qui est décédé Ça fait pas mal longtemps C'est pas hier Mais il vient de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc et ils disent que son nom Adurum, pourquoi il s'appelait Adurum c'est parce qu'ils disent que dans le dialecte berbère local Adurum ça voulait dire Al-Fakir, c'est le pauvre celui qui est le pauvre, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on l'appelait Adurum, c'est clair donc il dit ici وَهَذَا الْفَقَرْ لَا تُنَافِهِ الْجِدَةِ وَلَا Quand on dit tu dois être pauvre envers Allah, le sens ce n'est pas que tu dois rien posséder, que tu ne dois pas... Non, non, tu peux être très aisé et être pauvre, faqir envers Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَدْ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ وَأَنْبِيَاءُهُ فِي ذِرْوَاتِهِ جِدَاتِهِمْ وَمِلْكِهِمْ Parce qu'il y a beaucoup de prophètes et de messagers qui étaient très aisés financièrement, matériellement och som var väldigt bra på envers Allah, subhanahu wa ta'ala, som Ibrahim, al-Khalil. Al Han sa att Ibrahim, i alla fin, i en förändring av en förändring av sa vita, Allah ta'ala lui har donné mycket de richigheter. Parce que lorsque les deux, lorsque les messagers sont arrivés, qui étaient des anges, men que lui ne savait pas, ils sont venus ici sous la forme humaine, dans l'histoire de Lut, alayhi salam, on connaît l'histoire, est dans le Coran, le Karim, Et ils étaient des invités, des inconnus qui viennent d'arriver. Ils ne connaissent pas. C'est des invités de passage. Fadjah Abi Uddulin Samin. Il leur a dit assoyez-vous, je vais vous traiter. Vous allez manger ici. Il leur a amené un veau, un grand veau comme ça, bien bien méchoui comme ça pour pour ses invités. Donc les uléma ils ont dit que Ibrahim alayhi salam il était aisé juste pour ses invités. Fadjah Abi Samin. Allah ta'ala c'est un gros veau comme ça, Samin. Ça veut dire quelque chose de très très de très très gros. Wa kanat al mawashi Et كذلك alayhi assalam, aussi le prophète alayhi assalam. Il y a pas une personne qui a été plus riche que le prophète Sulayman alayhi assalam, plus zéé financièrement euh, matériellement. Wa haba la mulka la yanbaghi li de nos jours dit tel le milliardaire, il a, je ne sais pas, quel jet privé, je ne sais pas quoi, c'est rien du tout devant la fortune qu'Allah Ta'ala l'a donnée au prophète Suleyman A.S. Et il était prophète d'Allah, il était pauvre envers Allah subhanahu wa ta'ala ils étaient riches dans leur pauvreté pauvres dans leur richesse ils étaient riches Dans leur pauvreté, ça veut dire financièrement, ils étaient riches dans leur pauvreté envers Allah Azzawod. Et ils étaient pauvres envers Allah Ta'ala dans leur richesse matérielle. Donc il nous dit ici que la vraie pauvreté, ce n'est pas la pauvreté matérielle, c'est le fait de se ressentir en permanence dans le besoin que j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence dans tous les états. Le problème de certains pauvres de la dunya, certains pauvres matériels, c'est qu'ils ressentent le mal de la pauvreté, la souffrance de la famine, de ne pas avoir de quoi manger. Et lorsque Allah Azza wa Jalla leur donne une certaine aisance par la suite, qu'est-ce qu'ils font ils oublient Allah et ils oublient leur passé et ils oublient leurs besoins envers Allah Ils pensent que mon doa avoir besoin d'Allah ça, ça fait partie du passé lorsque je n'avais rien, je faisais doa je me rapprochais d'Allah, je lui demandais de me donner là. maintenant je suis cool, aisé, j'ai tout j'ai plus besoin qu'elle la inna l'insana la yatra arra'ahustarna C'est là où l'être humain, il dépasse, transgresse les limites d'Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala, dit « Arra'ahu starna ». Lorsqu'il se ressent, c'est quoi « starna » J'ai plus besoin. J'ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des, des peuples, des nations à travers l'histoire qui ont transgressé aux limites d'Allah Azza wa étaient dans quel état était dans quel état matériel, aisé, le confort. Pourquoi la con le confort? Juste le confort, sans la foi? Pourquoi ça devient quoi une source de corruption, grande source majeure de corruption? Parce que s'il y a le confort matériel, mais qui n'a pas la foi pour remettre tout dans le cadre comme ça, relativiser le tout, « y a c'est là qu'il va entrer, comme on l'a dit tout à l'heure il va essayer d'entrer dans le domaine de la seigneurie dans le domaine de la seigneurie, le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala soit que c'est le confort matériel soit que c'est la puissance la force fil bi wa man minna Allah ta'ala parle du peuple de Aad Qui en dit quoi Men achaddu minna Kouwa Qui parmi nous Qui est plus fort que, que nous Dans la kouwa Awa la miyaw anna allaha allazi khalaqahum huwa Achaddu minhum Kouwa n'ont-ils pas constaté Que Allah ta'ala qui les a créés Les plus forts que eux Dans la kouwa C'est pas l'être humain lorsqu'il est puissant Plus fort que les autres se pensent. Comme ces gens-là de nos jours, juste, ils sont capables de voler dans les airs, d'avoir des avions par lesquels ils peuvent jeter des bombes, du ciel, et ainsi de suite. Ils pensent qu'ils sont quoi Invincibles. Qu'ils ont la puissance, la force absolue. Alors que ce n'est pas compliqué de juste relativiser un peu, prendre un peu du recul, de voir que ça, ce n'est que des points dans cet univers. Et que peu importe l'altitude, Allah Ta'ala, A'la, il est plus Oh, subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il est quoi Juste avec un peu de puissance matérielle, je pense. Tu penses fort. Si vous allez, une fois, je suis parti, font les... Euh, moi j'appelle ça en français. Les... Euh, Les air shows, les shows aériens ou comme ok Et là, ils amènent le grand F 18 qui décolle devant toi, et qui va dans les airs et tout. Quoi C'est rien. C'est une machine. C'est pas, c'est pas, c'est pas une étoile, c'est pas une planète. C'est un outil celui qui est fort Allah taala un jour va amener quelqu'un de plus fort que lui et de plus haut que lui et Allah azadi le plus haut subhanahu wa ta'ala huwa al a'la alors ici encore une fois le danger lorsque l'être humain il a le confort surtout si avant ça il demandait à Allah azadi que Allah taala lui donne le confort là il va très souvent oublier Allah subhanahu wa Donc he did this, no, no, no. Al Fakrul Haki, Dawa mu fakir, the bon faqir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui que même si his poches are remplis d'or, it did, Ya Allah je suis pauvre envers toi. An al-Faqiru ilaika. Comme ça dit dans l'histoire de Ayyub alayhi salam. Je vous donne ici le sens général, okay, parce que ça vient de me venir à la tête, mais je ne me rappelle pas exactement, exactement des détails du hadith. Mais l'histoire d'Ayyoub, alayhi salam, prophète Ayoub, alayhi salam, que lorsqu'il était malade, très très malade, et il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, de le guérir et de le guérir, « Qala rabbimassaniyad duru wa anta arhamur rahimin » et il a perdu sa famille. Et après ça, Allah ta'ala lui a donné de nouveaux membres de, de, de famille. Ça mentionne ici dans la narration qu'un jour, Ayyub Ça, c'est un miracle, bien sûr. C'est pour les prophètes, ce n'est pas pour nous. Allah a donné un miracle comme ça, alayhi Il y avait comme des papillons en or qui volaient autour de lui. Des papillons comme ça, en or. Soudainement, qui commençaient à voler autour de lui. Et là, alayhi salam, il prenait de ces papillons, un après l'autre. Et Allah a.s. lui a demandé « N'est-ce pas que je t'ai enrichi Pourquoi tu prends plus de papillons d'or Alors Ayyub alayhi salam qu'est-ce qu'il a dit là le plus important c'est pas les papillons d'or le plus important encore une fois c'est l'uboudia dans le cœur il a dit Allahumma innahu la li al rahmatika ou an fadlika ou Ya Allah je, je ne peux jamais me me euh, c'est quoi le mot la estaghni euh, je ne Plus besoin, oui. Il y, y, y a un mot spécifique, il est, il est proche, mais Alisterna, je... c'est le Afwan. Quand oui, je... proche de ça, suffisance. Ça veut dire, y Allah, j'ai toujours besoin de plus de de ta râme, de ton. Fa... Je, je vais jamais dire. « Non, je n'ai plus besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. » vous, vous comprenez ici Ça veut dire « Regardez, si, si les gens te donnent... » Oui, ce n'est pas que tu n'es pas satisfait. C'est que tu, tu ne vas jamais dire « Non, je, je n'ai plus besoin de quelque chose qui te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est clair. Et ça, c'est un, un sens très très important. Regardez, l'islam... Ça commence par l'aqidah, la par la croyance, notre lien avec Allah Azza wa Jal. Après ça, tout est bâti sur ça et tout est homogène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, « Ce qui te vient de cet argent, prends-le. Et ce qui ne vient pas de cet argent, ne, ne sois même pas rattaché, ne, ne regarde même pas avec tes yeux, n'y pense même pas. » Là, le prophète, il ne parle pas de l'argent qu'on gagne avec notre effort, que tu le mérites, comme le commerce ou le travail. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de l'argent qui, comme on dit, tombe du ciel, te vient sans cause. Alors, il y a deux situations ici. Si l'argent te vient par lui-même, quelqu'un te dit « Salam ta Cadeau »« Cadeau » Et tu sais que il n'attend rien c'est pas il n'y a, a rien de c'est pas de la corruption non, il te donne un cadeau Si le prophète qu'est-ce qu'il nous a appris de prendre encore une fois ça c'est quelque chose que Allah ta'ala t'a envoyé c'est venu sous la forme d'un cadeau de quelqu'un dans وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَك ce qui n'est pas arrivé par soi-même et qui n'est pas quelqu'un va entrer maintenant Il va dire, euh, on a quelques plats bien chauds à distribuer, on en a juste dix, désolé. Mais beaucoup de viande à l'intérieur, très bonne nourriture, offerte par le resto, gratuit. Mais juste, on a juste dix, on ne peut pas donner à tout le monde. Et il va rentrer, il va commencer à distribuer de façon quoi Aléatoire. Là, je ne vais pas fixer mes yeux et mon cœur sur cette personne, j'espère qu'il va donner à moi. C'est clair. Fala tut birhunafsek. Si quelque chose ne t'est pas clairement destiné à toi, ne, ne sois pas attaché. Parce qu'encore une fois, ici, il y a une différence entre ce qui te vient des gens, ce qui te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui me vient des gens, parfois, je peux dire, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Quelqu'un ici, encore une fois, on donne des exemples très simples pour que ce soit clair pour tout le monde. Quelqu'un... Distribuer des, va distribuer des des chocolats gratuits prends, va manger une après ça prends un autre, deux, trois, quatre après ça, je lui donne une fois il dit non non merci, j'ai mangé j'en ai plus je, je peux me permettre de dire non aux gens mais je ne dis pas non à quelque chose qui me vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire à certains, dans les gens je veux dire fini, plus besoin tu peux garder chez toi Mais Allah azawajet tout ce qui nous vient d'Allah subhanahu wa taala, on est toujours pauvre envers Allah azawajet. On ne dit jamais non. On a toujours besoin de Allah subhanahu wa taala. C'est ça ici le le iftikar. طيب <coughs> euh, قال أبو حفص لنسافون ليا دمّنّي أحسن ما يتولّس به العبد إلى الله C'est quoi la, même la meilleure chose pour se rapprocher d'Allah Azza Wa Jal? Il dit trois choses: دوامُ الْفَتِيقَةِ إلَيْهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ de toujours ressentir cette pauvreté envers Allah Azza Wa Jal en tout temps, en permanence. Numéro deux: مُلَازِمَةُ السُّنَنَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ c'est de s'attacher, de respecter la Sunna, tradition du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم dans toutes les actions. Numéro trois: طَلَبُ الْقُوَّةِ مِنْ وَجِينِ حَلَالٍ de chercher la subsistance, la nourriture des sources halal. Se faire de l'argent halal. Le gain, le revenu de s'assurer que ce soit halal. Remarquez ici encore une fois que ces gens-là, comme Abu Hafs et ainsi de suite, qu'on appelle les premiers soufis, ce n'étaient pas les soufis dans le sens où c'est de la corruption sous le couvert de la spiritualité de, du rapprochement, non, non. C'était des gens qui étaient sur la sunna du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Il te parle, iftikhar ilallah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il te parle de l'importance de se tenir à la sunna du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam dans les actions et de respecter la charia d'Allah ta'ala. Entre autres, en s'assurant de manger et de gagner le halal, de ne pas gagner le haram. Il dit par la suite, regardez, maintenant on va arriver à certains points, inshallah, qui vont être très très intéressants. Okay? Je sais que ça demande parfois de l'effort pour se concentrer, mais croyez-moi. Muradul qawmi, la, désol. Al fakr lahu bidayetun wa nihayet, wa zahirun wa batil. Ce fakr lahu, cette pauvreté, elle a un début et une fin. Une apparence et un aspect caché. Donc on a al-zahir et al-batil. Alors il dit c'est quoi? Bidayetuhu al-zullu wa Le début de ce iftiqar, de cette pauvreté envers Allah Azza wa c'est quoi C'est l'humilité, dhul. Ça commence par montrer qu'on est humble, humilité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala. La fin de ce faqr, c'est quoi Al-Izz. C'est quoi Al-Izz C'est quoi Al-Izz Azizun. Oui. Être élevé, ça plus le relou. On peut dire que c'est l'estime, c'est le, un, un, un certain statut, okay? c'est un, un, un certain statut moral. On va dire que quelqu'un, c'est Aziz, c'est quelqu'un qui est respecté, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici Qu'est-ce qu'il qu qu nous explique C'est que quelqu'un va dire... Parce qu'il y a des gens qui pensent que, encore une fois, les mauvaises compréhensions de tout ce premier tasawouf initial ont produit des gens faibles de caractère. Non, non, non, c'est pas ça. C'est pas la faiblesse de caractère. Comme elle dit Aïcha, radiyallahu anha, <coughs> à propos de Umar ibn al-Khattab, je pense qu'elle l'a dit lorsqu'elle a vu un homme qui marchait comme ça la, la, baisse, la, la, la tête baissée comme ça pour montrer quoi l'humilité si je me rappelle bien c'était ça le contexte qu'est-ce qu'elle a dit pour rejeter l'attitude de cette personne elle, elle a dit « Kana Umar » radiyallahu anhu « Umar ibn Khattab » le deuxième des califes le deuxième des meilleurs compagnons du prophète Muhammad alayhi wa salam Omar, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que si toute la oumma tous les musulmans à travers l'histoire, excepté Abu Bakr, s'ils étaient mis sur la balance, et que Omar, sur l'autre côté de la balance, il va faire quoi L'équilibre, juste à lui-même. Ça, c'est son niveau de foi auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de Omar, sallallahu alayhi Que Omar, le khashi' celui qui était humble à Allah, subhanahu wa ta'ala, « Kana, idha takallama » Lorsqu'il parlait, il se faisait entendre. Ça veut dire la voix de Omar, elle avait une portée grande. Lorsque Hamor lui parlait, parlait pas comme ça. Que les gens avaient du mal à l'entendre. Pourquoi il ne parle pas fort lui Parce qu'il est humble. Non, non. Omar, lorsqu'il parlait, parlait fort. Wa daraba et lorsqu'il frappait, il faisait mal kan dar då ida dära be? Äudja Omar. Bästå är était le calife Det är parfois, det. Parföa il. Funnisar de. Jag kallar det för tazir. Donc ici, ce qu'on essaie de, de dire Det här är att det inte är sant att det är att alla är fattiga. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant lorsqu'il s'est développé à travers les siècles à quelque chose qui s'éloigne de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à une secte pleine de bida' et d'innovation et ainsi de suite et bien c'est devenu parmi les causes principales de la faiblesse de la umma, la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les conséquences de ce tasawouf et d'autres sectes bien sûr, d'autres idéologies faussées on les paye jusqu'à aujourd'hui toute la faiblesse dans laquelle on vit aujourd'hui C'est le fait, de, encore une fois, de, de faire croire à certains gens que tu dois baisser ta tête comme ça, tu dois être, accepter d'être humilié parce que tu es pauvre envers Allah. Azzawajal. Ça n'a aucun sens. Là, au contraire, il te dit, ce iftiqar envers Allah, Azzawajal, faire preuve du vrai besoin envers Allah, c'est ça ce qui donne quoi Le statut, la force à la personne. Pourquoi Qui pourrait nous dire pourquoi Quel est le lien entre les deux Pourquoi le, la pauvreté envers Allah, ce besoin, ça commence par l'humilité et ça se termine par la conséquence et la force. Pourquoi Oui, donc ça c'est un peu l'aspect invisible de ça, mais l'aspect la, Pas mal logique qui est devant nous, c'est quoi Si tu dépends pleinement d'Allah, tu as la pleine humilité, le plein besoin que tu démontres envers Allah, tu es complètement indépendant des gens, tu n'es pas sous le contrôle des gens. Et c'est ça le vrai « quoi Aziz », celui qu'on ne trouve aucune façon de le contrôler. On ne peut pas l'acheter ni avec l'argent, ni avec la nourriture, ni avec le statut, ni avec les paroles, ni rien. Il a besoin de rien des gens. Rien, rien. C'est comme, encore une fois, lorsque, euh, si on parle des prophètes, Ibrahim salam. encore une fois, quelque chose qui vient de venir à la tête. Donc de ce fait, c'est une histoire bien connue, ok, mais de ce fait, je ne peux pas vous confirmer l'authenticité parce que je viens juste de la voir, mais c'est une question qui est connue. C'est rapporté ici dans l'histoire Ibrahim alayhi salam, que lorsque Ibrahim prophète Abraham, son peuple, lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, ça on le sait, c'est dans le Coran al-Karim, ça mentionne dans les narrations que Dibril alayhi salam, l'ange Dibril, il est venu pour le voir en disant « As-tu besoin d'aide ?»« Ya Ibrahim » et que Ibrahim alayhi salam lui a dit « Si ça vient d'Allah, oui, j'ai besoin d'aide. » Si ça vient de toi, je n'ai pas besoin d'aide. Ça veut dire, moi j'ai besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit ici, وَظَاهِرُهُ وَنِهَيْ وَظَاهِرُهُ الْعَدَمُ al الْغِنَى Maintenant, cette pauvreté, ce besoin, ce faqr, aussi il a une face cachée et une face extérieure. Sa face extérieure, c'est quoi Le néant, rien Rappelez-vous, encore une fois, on a dit Ibn adr lui, adr dans sa langue, s'appelait Al-Faqir. Imaginez que si toi, les gens vont t'appeler Al-Faqir, toi tu es Al-Faqir, c'est ça ton titre. Tout le monde qui entend parler, lui il est Al-Faqir, qu'est-ce qu'il va penser Non, tu ne possèdes rien lui. En réalité, il dit, « Batinuhu, l'intérieur, le fond de cette pauvreté, c'est quoi C'est la richesse encore une fois le prophète qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith authentique qui confirme ce sens là ghina il dit le prophète wasallam la richesse ce n'est pas par la multitude de biens matériels que quelqu'un possède c'est pas ça la vraie richesse il dit le prophète wasallam c'est la richesse du cœur celui qui est riche dans son cœur ça veut dire dans son cœur ici c'est un un compte bancaire plein bondé il n'a rien il n'y a personne qui peut mettre quelque chose dans ton cœur. si tu es toi Rani dans un nerf. encore une fois rappelez-vous toujours toujours Allez lire dans les histoires de tout un salaf des pieux ancêtres ceux qui étaient forts puissants respectés peu importe vous allez voir que ça c'était quoi un point commun il ne démontre de besoin envers personne et il n'y a personne qui peut les acheter, comme on achète de nos jours on peut acheter des politiciens, on peut acheter n'est-ce pas ce qu'on appelle de nos jours la culture ça c'est du truc très, très très très très dangereux qui vont contre toutes ces valeurs là qu'on a délaissé de l'islam comme ce qu'on appelle de nos jours sur internet les influenceurs et tout qu'on peut acheter comment est-ce qu'on peut les acheter, quelqu'un va les acheter par sponsor l'autre va les acheter, on va les acheter On va te payer et tu vas véhiculer tel message. On va te payer et tu vas dire telle chose. Même si tu n'y crois pas, vraiment. Mais tu es prêt à vendre ta langue. Comme les acteurs qui sont des acteurs, par exemple, dans des, euh, dans des vidéos publicitaires. Celui qui est acteur dans une publicité, est-ce qu'il croit vraiment en ses paroles, lui Lorsqu'il dit ça, c'est la meilleure voiture ou il montre qu'il est très content. Est-ce que nécessairement il a ce, ce sentiment où qu'il est très content d'avoir mangé ce trio burger ou des frites ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Pas nécessairement. Mais Ça, c'est quelqu'un qui est prêt à vendre ses, son attitude, ses paroles, sa langue, son visage pour de l'argent. Al-Rina, il dit le prophète, c'est Rina al-Nafs. C'est lorsque, à l'intérieur, le cœur, il est riche. Parce que, il est enrichi par Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin des gens. واضح؟ alors il dit ici fo iza 'arafta ma'na al-faqr 'alimta annahu 'ayn al billah donc le sens de la pauvreté eh bien, est bien c'est de s'enrichir par Allah. écrivez ça le sens de cette pauvreté c'est de s'enrichir par Allah azad. c'est d'être riche par Allah subhanahu wa ta'ala. فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين Il nous dit, une fois qu'on comprend ça, alors la fameuse question n'a plus lieu d'être. C'est quoi la fameuse question Et si on parle de quelle question C'est, euh, certains ont débattu. Quel est l'état meilleur Est-ce que c'est c'est la pauvreté envers Allah Le besoin d'Allah Ou c'est de s'enrichir par Allah Alors certains ont dit Quand une fois, certains adorateurs, ils ont dit « Le meilleur état du croyant, c'est la pauvreté envers Allah. Al » D'autres, ils ont dit « Non, non le meilleur état, c'est quoi C'est de s'enrichir par Allah. » Et là, il y a débat entre les deux camps. Ici, l'imam Abdel Qaim, il va clore ce débat. Il dit « Ça, c'est une question futile. » Pourquoi Parce que le sens même de la pauvreté envers Allah, c'est de s'enrichir par Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme une formule être pauvre envers Allah égale être riche par Allah subhanahu wa ta'ala c'est la même chose et par la suite nous mentionnons l'autre question aussi très connue alors les savants se posent cette question qui parmi les deux personnes est meilleur le riche le riche reconnaissant ou est-ce que c'est Al al le pauvre patient. C'est celui qui est pauvre et qui est très patient. Al -hamdoulilah, al -hamdoulilah. Je n'ai pas de quoi manger, mais al -hamdoulilah, al -hamdoulilah. je Alhamdulillah. »« Je patient. ne peux pas me plaindre. Je suis patient. Alhamdulillah, ne peux pas me plaindre. Je suis patient. Je ne peux pas me plaindre. et très riche, matériellement parlant. Et il est reconnaissant. « Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne Je peux pas Partage, je veux partager, moi. Allah Ta'ala m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup, alhamdulillah. Alors, débat, question entre certains savants. Qui parmi ces deux personnes est meilleur Oui, le riche. Donc, toi, tu as, as déjà pris, tu as déjà choisi ton camp. C'est l'opinion de certains savants. Et il y a d'autres savants qui ont l'orbitre. Leur... Alors, ils disent ici quoi عند اهل التحقيق والمعرفه ان التفضيل لا يرجع الى ذات الفقر والغنى la même chose la question elle est fausse pourquoi est-ce que la question elle est fausse parce que d'Allah azza wa jalla la preference n'est pas fondée sur la pauvreté ou la richesse matérielle وانما يرجع الى الاعمال والاحوال la preference auprès d'Allah azza wa jalla c'est par les actions et les états du cœur فان التفضيل عند الله تعالى بالتقوى وحقائق الايمان لا بفقر ولا غنى car la préférence auprès d'Allah zod c'est par la Taqwa la piété qui est dans le cœur et par les vérités de l'iman qui sont dans le coeur, comme Allah Ta'ala il dit inna akramakum certes le plus noble auprès d'Allah parmi vous tous c'est celui qui a le plus de Allah, il n'a pas dit le plus noble parmi vous, c'est celui qui est pauvre ou celui qui est riche. Il a dit c'est celui qui est pieux. L'idée ici c'est quoi Qui pourrait nous, nous dire c'est quoi Pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qaim il a dit ça Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ici le principe qui, qui justifie toute cette réponse Allah Ta'ala nous juge sur quoi La semaine dernière, les personnes qui étaient ici avec nous, quand on a fait rapidement Riyad al Salihin, livre des intentions, on a cité le hadith. Allah Ta'ala nous juge par quoi Par nos actions et, et nos intentions. Très bien. Yanduru ila kulubikum wa amalikum. Ce que Allah Ta'ala il regarde C'est quoi? C'est nos cœurs et nos intentions Que tu aies le rhume aujourd'hui Est-ce Ta'ala Il te responsabilise pour ça? Ou Allah Ta'ala T'aime pour ça Parce que tu es enrhumé Non Que tu sois en très bonne santé Non Parce que ça c'est pas notre on n'a aucune implication là-dessus. Aucune. Ça, ce n'est pas mon choix à moi. Je n'ai pas de choix d'être, ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, je n'ai pas de choix d'être financièrement pauvre ou financièrement riche. Ce qu'on est tous d'accord là-dessus. Si quelqu'un n'est pas convaincu, vous pouvez me le dire. Je n'ai pas un choix ici. Je... Ma volonté n'a vraiment joué aucun rôle à ce que je sois riche ou je sois pauvre, que personne ne se trompe, il dit non, non, parce que c'est moi qui a voulu travailler, oui, tu as voulu travailler, ou tu as voulu être paresseux ou autre chose, mais le travail n'égale pas le risque, ça ne garantit pas le. Rappelez-vous toujours le risque, la, la fortune qui descend, elle est entre les mains de l'arzodil. Elle descend. Du ciel. Mon travail, c'est seulement une cause. Allah Ta'ala, il me demande de faire les asbab, faire les causes. Moi, je vais aller. Que personne ne se trompe pour dire, non, non, il y a tellement de personnes qui sont riches. Pourquoi tu es riche Ah, parce que j'ai travaillé fort et parce que euh, j'ai fait le commerce et tout. Hmm, vraiment Juste pour ça Oui, oui, parce que... Non, non, attends. Va bien étudier ton histoire, viens. viens à t'asseoir, s'asseoir avec toi. Ah, ton père, il était multimillionnaire, il t'a laissé un grand, héritage, un grand héritage. Ça, ça fait toute une différence. Parce que ton voisin qui est devant toi, qui a grandi avec toi, lui a plus de volonté que toi. Et il est plus intelligent que toi, il a de meilleures idées que toi. Mais lui, ses parents ne lui ont rien laissé. De ce fait, il n'avait pas, donc, la richesse et la pauvreté c'est pas notre choix c'est le choix d'Allah Azzaud. Notre choix à nous, c'est quoi Dans lequel on a un choix, bien que notre choix soit sous le choix d'Allah Azzaud, de la volonté d'Allah Ta'ala, mais là où on a une volonté qui joue, c'est les actions et les intentions du cœur. Ce qui est sur nos registres pour le jour du jugement dernier, c'est pas, ah, tu es devenu pauvre, ah, tu es devenu riche, C'était actions, et tes états du cœur. De ce fait, on ne peut pas dire, est-ce que c'est le pauvre patient qui est meilleur ou c'est le riche Non. On lève pauvre, on lève riche. Là, on peut se poser une autre question. Est-ce que c'est le patient qui est le meilleur ou c'est le reconnaissant qui est meilleur Là, c'est différent. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Là, on parle de deux bonnes œuvres. Est-ce que c'est un chokre qui est meilleur, la reconnaissance ou bien la patience, ça c'est une question complètement différente. C'est pour ça qu'il dit ici que son cher halou Ibn Taymiya, il a dit... وَالْفَقْرُ وَالْغِنَاءِ اِبْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ La pauvreté ainsi que la richesse, ça c'est quoi C'est des, des tests, des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Ces deux états qui sont des épreuves, des tests. On peut faire un test, regardez. وَلِلَّهِ تَعْلَى Allah Azza wa Jeeh, il a le meilleur exemple subhanahu wa ta'ala on va prendre un groupe de jeunes, comme ça on va leur dire, on va vous tester, on va vous éprouver. Test. Mais c'est à nous de choisir le test, pas à vous. On va vous juger sur vos réactions, sur vos attitudes. Aujourd'hui, test de la journée, c'est quoi Vous ne dormez pas toute la nuit. Vous restez debout comme ça devant un mur, personne qui dort. Celui qui s'assoit, qui va dormir, fail, échec, dehors. Ça, c'est quel type d'épreuve? Par la patience, mais de les éprouver par la difficulté, c'est clair, par les temps durs. Là, on va aller, le lendemain, c'est un test complètement différent. On va leur donner de la très bonne nourriture. On va leur donner de la très bonne literie et tout. Celui qui veut dormir, tout est confortable et tout. Mais il y a des restrictions. Combien tu... Très très bonne nourriture, mais tu peux juste manger un peu. Le reste c'est une tentation. Tu vas devoir dire non. Ça c'est quoi C'est une épreuve par... Par le plaisir. Okay? C'est par le plaisir. On va mettre comme ça un gâteau très très bon, ils sont affamés de hier. on va dire, le gâteau, tu vas devoir le partager avec les autres. On te le donne dans ta main et tu vas devoir le partager. Tu ne manges pas tout seul. Il y en a certains qui vont manger tout seul. Échec. Donc là, on a éprouvé les gens. Mais ce qui importe, ce n'est pas le gâteau où euh, tu étais sur le mur. Ce qui importe, c'est ta réaction. Allah, azza wa jai, il le meilleur exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par la richesse et par la pauvreté. Mais ce qui compte auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, c'est la réaction de la personne. Alors il dit ici, Tadak « Tadakarou hadhi mas'ala Yahya ibn la ghadan al wa la ghina wa al wa al-shokru. l'un des adorateurs, quand on l'a questionné sur cette question bien précise, Est-ce que c'est le pauvre patient ou le riche reconnaissant qui est meilleur Il a dit, demain, ça veut dire le, jugement du le jour du jugement dernier, ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui seront mis sur la balance, notre balance. Ce qui sera mis, c'est quoi C'est les œuvres. Amen, c'est tout. Et ça sera soit la patience ou la reconnaissance. C'est pour ça, en passant, notre cher prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quel était son profil en termes de richesse matérielle dans sa vie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. on a dit tout à l'heure Sulaiman alayhi wa sallam, il était très riche prophète d'Allah Sulaiman alayhi wa sallam. prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était quoi riche il donnait il était généreux différence entre il était riche et il était quoi généreux il y a celui qui donne beaucoup même s'il n'est pas nécessairement très très riche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait det är من لا يخشى الفقر سي اوكدو 3 mais son état des det c'était quoi le prophète sallalahu alayhi wasallam comme ils disent les ulama les savants allah ta'ala han l'a fait passer par les trois états le prophète sallalahu wasallam la pauvreté il est passé par la richesse et il al Le kafaf, c'est la suffisance. Tu n'es pas pauvre et tu n'es pas riche. Juste ce qu'il faut. Allah Ta'ala, il l'a fait passer par les trois étapes, parce que c'est ça, el kamal. El kamal, la perfection, c'est quoi C'est de pouvoir être un serviteur d'Allah Azzawajal et d'être la même personne, peu importe la situation. Si Allah Ta'ala, il fait de toi pauvre demain, dire « Alhamdoulilah, je suis patient, je n'ai pas changé, rien en moi qui a changé. » Quelque temps après, Allah Azza wa va changer, il va t'enrichir. Tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse. Et la richesse ne va pas te faire changer. Tu vas rester comme tu étais, dans ta foi. Tu ne changes pas. « Alhamdoulilah, la richesse, mashaAllah, alhamdoulilah. » Partage, tu reconnaissant. Après ça, Allah Ta'ala te fait passer par l'état de la suffisance. « Je ne suis pas riche je ne suis pas pauvre. Il faut que je gère bien mes choses. » Je ne change pas. Le fait de ne pas changer, ça c'est un signe de très haut niveau de, de imam, de foi. Combien de personnes changent Beaucoup. Combien de personnes changent lorsque leur état extérieur change Ils sont sur la droiture et dès que l'état change vers le meilleur ou vers le pire, ils dérapent. Donc Allah Azza wa il sait que parmi ses serviteurs, il y en a certains Et ça, entre autres, vous savez, les, les athées, quand ils ramènent les, leurs petites chubouhades, comme ça, leurs petites attaques à propos de la religion, la croyance en Dieu, et ainsi de suite. Vous connaissez les questions, les, euh, les problématiques simplistes, traditionnelles. Si Dieu existe et qu'il est miséricordieux, pourquoi y a-t-il la pauvreté dans le monde Ce genre de questions. Allah ta'ala ila al la sagesse plusieurs sagesses, plusieurs réponses plusieurs raisons derrière Mais parmi les raisons derrière c'est que il y a parmi les serviteurs d'Allah que la seule chose qui fait de eux une bonne personne c'est la pauvreté certains, il n'y a aucun doute là-dessus qu'il y a des pauvres qui sont mashallah d'excellentes personnes, très généreuses très respectueuses et tout que si demain ils vont avoir la richesse vont devenir des criminels des oppresseurs et le contraire il y a des riches qui aident beaucoup qui sont calmes, sous contrôle profitent de la vie font du mal à personne mais si Allah Ta'ala il va les éprouver par la pauvreté demain vont devenir quoi une catastrophe des démons Donc, entre autres, c'est que Azza wa c'est lui qui connaît l'état de ses serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de prendre toutes les situations. Tout comme la pauvreté est là, euh, tout comme la maladie est la santé. La même chose. Il y a des gens qui sont malades et qui sont très, très serviables, très respectueuses, très gentils, très bonnes dans ce monde. Et que c'est peut-être la maladie qui les garde contre beaucoup de mal du mal qui pourrait se faire à eux-mêmes ou à d'autres. Et il y a aussi des gens qui sont en santé que s'ils étaient devenus malades, ils vont devenir une source de souffrance pour leurs proches et pour eux-mêmes auprès de la Zodan et ainsi de suite. Finalement ici, il dit, det är siffran som är värdigst. Det är siffran som är värdigst. Det är siffran som är värdigst. Det de siffran som är värdigst. Det är siffran som är värdigst. Det är siffran som är värdigst. Défendre pour la nafs, Regardez ici, c'est encore une fois, comme on dit, il y a parfois certaines paroles comme ça, idéalistes, soufis ainsi de suite. Que si, faut pas les comprendre à la lettre comme ça, sinon ça pourrait donner une compréhension, un sens très, très dérapé. On a quelque chose qui s'appelle quoi El intesar ou Qui pourrait nous dire c'est quoi intesar ou C'est quoi l'intisar? Intisar, intisar c'est le sens connu de nos jours le plus simple, c'est la victoire. Mais en réalité, c'est plus, c'est plus précis que ça. Okay? Intisar, ça peut prendre aussi le sens de se porter à la défense de. Intisar alī, il m'a défendu. Il y a quelqu'un qui m'a maltraité, lui, il s'est mis debout et a commencé à répondre. On appelle ça quoi? Intisar alī. Donc On a quelque chose qui s'appelle et qui est souvent mentionné avec une connotation négative que les savants, mentionnent, c'est l'intisaro l'inefs. C'est quoi l'intisaro C'est de défendre soi-même. Alors quelqu'un pourrait dire est-ce que défendre soi-même, c'est mal, c'est bon Qu'en pensez-vous Pourquoi est-ce que les savants, mentionnent ça avec une connotation négative Est-ce qu'on ne doit jamais se défendre Ou a-t-on le droit de se défendre? Oui? Il n'y a plus de? Ok, donc parfois, oui, après un certain seuil, on, a, on arrête une certaine quête. Ah Oui? Tout à, fait, tout à fait valide l'idée de se défendre face à l'injustice n'a rien de mal en islam, bien au contraire Allah dans surat Shura il mentionne ça parmi les traits des croyants lorsqu'ils font face à l'oppression les croyants ils vont se défendre ça, ça fait partie des, des traits des croyants mais il y a des situations dans lesquelles ça devient une pure question d'ego Comme si moi, je vais vouloir défendre mon statut, mon égo. Mon égo, quelqu'un m'a dit quelque chose de mal ou autre chose. Moi, je vais défendre, ou quelqu'un ne m'a pas montré le meilleur respect, comme ça, le plus optimal que j'attendais. Et que moi, ma réaction, ça, ça va être de me défendre coûte que coûte, même si il va, à cause de ça, il va y avoir du feu qui va brûler toute cette salle. Vous comprenez Est-ce que ça, c'est du bon intessant Non Vous comprenez Il y a des chances parfois où il y a une maslaha Un avantage clairement beaucoup plus grand L'enjeu en, est beaucoup plus grand Beaucoup plus important Et que moi, le mal que j'ai subi Il est assez minime Et de ce fait, je dois laisser Je dois laisser passer Tant que l'essentiel de la cause a été rempli C'est fermé On donne un exemple ici dans une situation pratique. De nos jours, beaucoup de problèmes de couple, par exemple, qui sont poussés, attisés par ce fameux quoi S'il y a un problème de couple sérieux sur des, enjeux, sur, sur des enjeux majeurs, il y a eu des gens qui se sont impliqués pour réconcilier. Et ils ont fait du très bon travail. Il y a eu beaucoup de... Ça c'est réglé, ça c'est réglé. Les enjeux majeurs, c'est réglé. Et ce qu'il y a au milieu de tout ce conflit, il y a cinq enfants, cinq pauvres enfants qui sont pris quasiment en otage. Là, on est presque arrivé à... Fini, alhamdulillah, c'est réconcilié. Lorsque l'un des deux, il va dire « Mais non, non, non, il reste encore... » Il faut que, et là, c'est quelque chose de très, quoi, minutieux, c'est du pur ego À point Centrisme. Tu as peut-être un peu raison, mais c'est quoi ça par rapport à tout ce qu'on vient de réparer et par rapport aux dégâts majeurs qui attendent ces pauvres enfants qui sont au milieu de ce conflit. Vous comprenez Là, ça devient une pure situation de « intisar le nefs ». veut dire, toi, cette personne-là n'est ne, pas en train de réfléchir ici juste par la justice ou autre chose. Non, non. Là, on ne parle plus de justice. Là, on parle d'un certain ego qui intervient, où la personne, elle refuse catégoriquement quand de laisser passer ce détail très mineur. C'est clair. Ou parfois, quelqu'un vient et demande pardon. Pour un certain mot déplacé ou autre chose, pas un dégât majeur. Je m'excuse, je m'excuse, on, on va réconcilier, rectifier. Je t'ai fait du mal peut-être, je t'ai blessé par ce mot. Non, non. Là, on est entré dans la phase de quoi ?« Intisarli nefs ». Donc, ce « intisarli nefs » n'est pas bien. C'est de ça que parlent les savants. Les savants ne parlent pas du, sont pas en train de te dire que tu n'as pas le droit de te défendre face à l'injustice. Non, l'injustice claire, évidente, qui est purement injustice et qu'il n'y a pas d'autre enjeu, non, c'est clair. Et c est, c est, encore une fois, c'est parmi ces mauvaises interprétations, mauvaises compréhensions de l'islam dans les derniers temps, dans les derniers siècles un peu de notre histoire que certains musulmans sont, entrés, sont, sont sortis avec cette conclusion qu'en islam, tu n'as pas le droit de te défendre ou tu n'as pas le droit de faire face lorsqu'on te en fait du tort. Ça, c'est complètement faux. Même que certains musulmans pensent que celui qui essaie de se défendre face à l'injustice, on appelle ça, il est en train de faire la fitna. Non, pas en train de faire la fitna, ça, c'est pas vrai. Si tu fais face à l'injustice, la religion de l'islam, c'est une religion de, de justice, c'est clair. Et en passant il y a certaines personnes aussi qui ont une mauvaise compréhension d'un certain d'un certain principe en islam qui est un principe global, on appelle ça les, les principes généraux, c'est pas des principes à appliquer dans chaque situation à la lettre parce qu'il y a d'autres principes le principe de maslaha l'avantage, le bénéfice du groupe, de la communauté prime sur le bénéfice de la de la personne c'est clair Bénéfice de, du groupe ici de la vente de, de la communauté prime sur le bénéfice de la personne unique. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Est-ce qu'il fait du sens? Oui. Mais ça, ce principe-là n'est pas dans le sens que quelqu'un devrait subir une injustice majeure juste parce que non, non, islam, il y a quoi là? La justice, Al Adl. Même s'il y a une personne qui est opprimée, traitée injustement, on peut mettre tout le monde en pause. On va juste tous s'arrêter, tout le monde, tout le monde descend de son cheval. On va traiter de cette injustice. Après ça, on va continuer. C'est clair. Donc le, le principe qui dit que le bénéfice de la communauté prime sur le bénéfice de de, de l'individu, ça, ça ne parle pas de l'injustice. Ça parle d'autre chose. On va dire. La halaqa la semaine prochaine, est-ce qu'on commence à 6h ou à 7h Là, tout le monde va dire à 6h. Il y a un qui dit, mais s'il vous plaît, plaît 7h, parce que moi je travaille, et والله, je ne veux vraiment pas rater la halaqa, mais faites ça pour votre frère quand même sacrifié. Non, s'excuse, mais là on va prioriser la communauté, le groupe, pas la personne. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas dans le sens, comme certaines personnes comprennent, que mon frère c'est correct, oublie, oublie ton problème, on a... Non s'il y a une injustice claire chacun a un droit qu'on le traite de façon juste en islam mais il y a ce petit intisar linnafs parfois le petit 1 2% ça c'est des choses qu'on doit laisser parfois on doit les laisser passer c'est pour ça il dit ici, bin dar ibn al-husayn la tukhassim li nafsik fa innaha laka da'ha li malikiha yaf'al biha ma yurid ne fais pas le intisar, la défense de ta propre nefs. laisse-la à son propriétaire, Allah Azza il va faire de ton nefs ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, là finalement pour aujourd'hui, Inshallah, on passe à la question ici de la dunya très brièvement, okay? parce que c'est une section très très intéressante, Inshallah, on va essayer de faire une, une, une dizaine de minutes, il nous parle ici de la dunya, la dunya, la vie du bas monde notre attitude face à la vie du bas monde dans cet état-là de de la pauvreté envers Allah Azza Aujen. Milla wazimi dalika. Qabdu al-yadi anid dunya wa iskatu al-lisan wa Donc là il y a une attitude à adopter face à la dunya. Ville du bas-monde. Trois choses. C'est contrôler la main. La main face à la dunya. Faut la contrôler. On va expliquer. Contrôler La langue. Pour que la langue ne parle pas beaucoup de la dunya, de la vie du bas monde. Et numéro 3, c'est as-salamatu minha, de ne pas se causer du mal, des blessures par la dunya, que ce soit talaban, talaban c'est la quête, autarkan c'est le fait de laisser. Là entrant dans les détails, challah brièvement. Alors il dit ici, c'est quoi la dunya chez al-qaoum Encore une fois, chez les gens pieux, chez ses adorateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la dunya dunya inda al ma siwa Allahi ta'ala. C'est tout ce qui n'est pas Allah Azza Tout le reste, c'est quoi La dunya. min al-mal, la richesse matérielle. Al-jah, le statut. Al-maratib, les positions. Tout ça, c'est la dunya. Il y a des gens en passant, la richesse matérielle très importante. Ils sont capables de faire une guerre pour ça. Il y a d'autres personnes, la richesse matérielle, c'est pas du tout important, il te la laisse. Oh, mais ce qui est plus important pour lui, c'est la position. Il veut devenir le chef. Le chef de la tribu, c'est lui. Même s'il possède rien, pas de problème. Mais pour qu'il soit le chef de la tribu, c'est clair. Donc tout ça, c'est la dounia. kana laha bil jawarih wal wal lisan vu que la dunya, elle est Elle touche à notre cœur, à notre langue et à notre corps. Alors il dit ici, le vrai fakr c'est le fait de couper l'attachement du cœur, de la langue et du corps envers la dunya. Ce qui veut dire... Le fait de... Contrôler sa main de fait elle, de, du fait de sorte à ce que elle ne retient pas la dunya. Parce que la main, qu'est-ce qu'elle peut faire C'est quoi les problèmes de la main Quelles sont les mauvaises situations ici Soit la main, elle va retenir la dunya. Elle veut pas partager la dunya. Le vrai fakir à Allah Azza wa Jalla, il va dire à sa main arrête de retenir la dunya. Partage. Soit généreux. Et si la main n'a pas la dunya, il va dire à la main quoi? Arrête la quête. Arrête de chercher de la dunya ce qui ne t'appartient pas. Quelqu'un va vouloir voler. Maintenant, c'est celui qui n'a pas la dunya. Sa main, elle va dire, je peux voler. Lui, va dire, non. Ce pas la quête de la dunya qui ne t'appartienne pas faut s'enrichir par Allah subhanahu wa ta'ala فلا يطلب معدومها ولا يبخل بموجودها واما تعطلها maintenant la langue c'est l'attitude de la langue face à la dunya? faut faire attention à quoi il dit ici c'est de ne pas faire les louanges de la dunya. de ne pas faire la promotion de la dounia par par sa langue qui peut nous donner des exemples nous donner de, des exemples concrets de la vie de tous les jours. On en a des tonnes de nos jours. C'est tout ce qu'on fait. Faire la publicité de la dunya avec notre langue. Au pire, c'est inciter des gens à faire des mauvaises actions. Très bien. Mais, moins grave que ça, mais qui reste encore madh al dunya, c'est parler de la dunya. Il y a des gens qui ont... Vous avez vu la, la, la belle maison Tu peux t'acheter une maison comme ça J'aimerais vraiment avoir une maison comme ça. Et les voyages, tu sais, il y a une place au Mexique pour telle et ils vont te donner tel là-bas et voilà ce qu'il y a. Et autre chose, on ne fait que de parler de la dunya avec la, la langue. Ça, ce n'est pas s'enrichir par Allah wa ta'ala fa'innashtira lahu bimadhiha Belilouna ala mahabatiha warah batihifiha. Car le fait que la langue en parle beaucoup de la dunya, ça veut dire que la langue elle est attachée à la dunya. Elle aime beaucoup la dunya. Car celui qui aime quelque chose, il va en parler beaucoup, c'est vrai ou non? Les gens, celui qui parle beaucoup d'une chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça c'est si quelqu'un parle beaucoup d'un sport, n'importe quel sport, un sport particulier, qu'est ce que cela vous dit sur cette personne? Ce sport, c'est sa passion, on est d'accord Si quelqu'un, il parle à chaque jour que vous le voyez, il parle du baseball. Personne qui va me dire que cette personne-là n'aime pas le baseball. Je vais comprendre que ça, c'est son sport. C'est sa passion, il aime. C'est pour ça, oui, mon frère. Oui. Regarde, il va il va nous mentionner quelque chose d'hyper intéressant juste dans quelques lignes. Juste à la fin, tu vas voir. Ok, Ça va régler ta question ici. Mais quand entendons-nous pour l'instant, la langue ne parle pas trop de la dounia, Elle ne fait pas trop la publicité, la promotion de la dounia.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 Alors il dit comme le faqir, le pauvre envers la Azawajal doit faire attention aux failles de la quête de la dunya, donc il y a le problème de la quête, quelqu'un qui est en mode activement vers la dunya. Oh, on va dire toi, dangereux. Tu es dans un chemin qui n'est pas bon. Il y a aussi, il dit il y a là, les failles de délaisser la dunya. Ça aussi c'est un problème de celui qui fuit complètement la dounia parce que ça ça vient avec des dégâts le la et la vraie pauvreté envers allah azza c'est cette attitude qui fait en sorte que le cœur est protégé contre les failles, les dégâts de la quête de la dounia et les dégâts d'un certain détachement complet de la dunya. C'est pour ça qu'on dit toujours, l'islam, c'est la religion de la balance. Plus qu'on peut balancer ces principes-là, le plus que la personne va vraiment marcher sur le droit chemin. Alors, il va donner des exemples concrets. Quelqu'un va dire, « Ya, Imam ibn al-Qayyim, pourquoi tu dis ça Pourquoi tu dis qu'il y a des failles dans le détachement de la dunya » N'est-ce pas qu'Allah ta'ala nous dit dans le Qur'an al-Karim, de la, du problème de la dounia des dangers de la dunya, et ainsi de suite. Il dit, il dit, nous mentionne ici trois raisons principales. Numéro un, Je veux que vous, que vous allez entendre ça quand on va le traduire, et vous allez penser à un exemple concret de l'islam. Vous pouvez le trouver, Inch'Allah. S'il va complètement délaisser la dounia sachant qu'il est un être humain et pas un ange, تعلق قلبه بما يقيمه ويعينه ويعيشه. Son cœur va automatiquement s'attacher à ce qui le garde en vie, ce qui le garde en marche de cette douia. Pourquoi j'ai dit automatiquement Pourquoi j'ai dit le cœur, il va automatiquement s'attacher Si, il te dit, c'est Iman Ibn Al-Qaïyé, faille numéro un, problème numéro un, c'est que si tu vas complètement te, te dissocier de la dunya, ton cœur va automatiquement s'attacher et s'intéresser à plusieurs choses de la dunya qui sont nécessaires à ta survie, à ton bien-être, à ton confort et ainsi de suite. Pourquoi j'ai dit « automatiquement » C'est moi qui ai ajouté automatiquement. Ça n'existe pas là. Le mot automatiquement, ça n'existait pas dans leur temps. Mais je l'ai pris lorsqu'il a dit une chose ici, j'ai traduit, j'ai changé le mot. Oui. Mais automatiquement. Pourquoi automatiquement Le cœur va automatiquement. Parce qu'il te l'a dit avant. Car tu es un humain et pas un ange. Il y a quelque chose qui est juste la nature humaine. Tu ne peux rien faire contre ça. Tu vas me dire, moi, je vais essayer de toucher au feu, mais de ne pas avoir mal lorsque ça va commencer à brûler. Je vais essayer ça. On va te dire, ne t'essaye pas, ça ne va jamais fonctionner. Tu es quoi Un être humain. Tu es fait comme ça. Tu vas être brûlé, ça va te faire très, très mal. Tu vas souffrir. Il n'y a aucun moyen pour se dissocier de cela. Alors il dit ici, donc là qu'est-ce qui arrive si moi je me dissocie de la dunya. moi je vous dis à partir d'aujourd'hui moi j'ai décidé de divorcer la dunya. fini Faites ce que vous voulez moi fini la dunya pour moi mais moi mon cœur est-ce qu'il va embarquer avec moi dans ça non mon cœur va continuer de de penser à plusieurs choses de la demi vouloir plusieurs choses de la demi -heure. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire avec mon cœur, moi, maintenant Je dois continuer. Si je veux continuer sur ma... Je veux rester sur ma décision. Qu'est-ce que je dois faire avec mon cœur Je dois me battre avec mon cœur, n'est-ce pas je vais, je vais le tirer à chaque fois par la force Et il repart et on appelle ça al-mujahada. Fahwafi mujahadatin shadidatin ma'anafsihi. Il va être dans un état de mujahada. C'est quoi mujahada? Oui. Dualité. Peut-être. Remarquez, mujahada, ça vient de la même racine de Al Jihad. Okay? Struggle, comme on dit en, en anglais. Donc là, il y a mujahadat an-nafs. Vous avez certainement entendu parler de regardez là, c'est là où les dérives des, regarde, ça peut ressembler comme des petites dérives, mais non non, ça va très très loin. Mujahadat an-nafs, faire la mujahada de notre nefs, ça c'est quelque chose de très islamique, de très coranique, de très prophétique. Wa nah an-nafs hawa C'est quoi mujahadat an-nafs C'est quoi C'est d'avoir ce combat ce struggle à l'intérieur est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus sur l'idée même est-ce que cette idée elle a des limites ou non oui c'est un principe qui a des limites donc qui pourrait nous donner un exemple de Al-Mujahada qui est valide exemple concret donnez-nous un exemple concret D'un combat avec le cœur, avec le nafs à l'intérieur, qui serait complètement justifié. C'est bien, c'est ça ce que Allah Taala nous demande de faire. Par exemple, donc, lorsqu'on fait le lorsqu'on va jeûner, le cœur va vouloir la douillette. Le cœur, il veut, il veut boire de l'eau, il veut manger quelque chose. Ou encore plus dur, peut-être, ce n'est pas Ramadan, c'est une journée de jeûne surérogatoire, C'est ton choix, et là, le cœur, il t'en veut encore plus. Pourquoi tu as pris cette décision Parce que la dunya, elle est là-bas et... c'est même pas obligatoire. Pourquoi tu fais ça okay? En gros, tout ce qui est interdit, les tentations interdites dans l'islam, le cœur va vouloir ça. Dans plusieurs cas. Est-ce que Allah Ta'a nous dit de laisser le cœur faire ce qu'il veut Non, bien sûr. On ne peut jamais faire juste ouvrir comme ça. Le cœur fait ce qu'il veut. Le gâter comme ça. Parce que ça <rire> si on essaie d'imaginer quel serait le sort du monde, si tout le monde va faire ça, ça sera la fin de, de l'humanité, sans même parler de l'akhirah, c'est clair. Mais cette Mujahada, elle a un certain domaine. Ce n'est pas Mujahada du cœur de le déclarer comme ennemi à 100%. C'est pour ça qu'il dit ici, في مجا... مُجَاهَدَةٍ شَدِيدَةٍ Donc là, ton cœur, aujourd'hui, ton cœur, il veut aller prendre un peu de repos. Ton cœur, il te dit, tu as fait beaucoup de bonnes œuvres. Regardez comment est-ce que Shaitan, Shaitan ne laisse jamais l'être humain tranquille. Okay? Il va personnaliser l'attaque selon le profil de la personne. Lorsqu'on parle du shaitan de nos jours, west-west, du shaitan, vous pensez à quoi vous pensez à quelqu'un qui veut aller au bar le soir, samedi soir, ou je ne sais pas quoi. Les gens vont penser à ça. Mais c'est parce qu'on vit dans un monde où c'est seulement ces, ces, ces exemples-là qui sont devant nous. Mais non, les ulama, ils disent, shaitan, il a beaucoup d'autres west-west. Shaitan peut être avec quelqu'un qui est un très bon adorateur, un adorateur dédié. L'adorateur a passé cinq heures entière la nuit derrière à faire la salette sans arrêt. Salet, debout, debout, debout. Là, après 5 heures de salet, le cœur a dit, s'il te plaît, le beau fauteuil là-bas, 5 minutes, juste 5 minutes. Ça, c'est le cœur qui veut ça. Lui, qu'est-ce qu'il a dit à son cœur Il a dit, non, même pas 5 minutes. Il dis s'il te plaît, juste 5 minutes, non vais faire le jihad contre le cœur, ça, il y a de fortes chances que ça soit au de al Parce que là, notre ami, il était sur un très bon chemin en faisant la à d'Allah Azza wa et ainsi de suite, mais là, ça va prendre combien d'efforts pour qu'il vive comme ça pour le restant de sa vie Pour le restant de sa vie. 5 minutes sur le... F... Non, non, non, pas non. Même, même pas 5 minutes sur le sofa. Non, wallah tu ne vas pas le prendre. Il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne. Quasiment, quasiment à chaque jour. Le cœur, s'il te plaît, juste demain, demain, demain. Il y, y a ton meilleur ami qui t'a invité pour la haqiqa. Tout le monde va aller pour manger de la bonne bouffe. Juste demain, ne jeûne pas, s'il te plaît. Non, non, non, non. Tu jeûnes, demain, tu jeûnes. Le cœur ne prend rien et ainsi de suite là ça va prendre une énergie énorme pour gérer cette guerre excessive à l'intérieur là remarquez là, regardez comment est-ce qu'on va sauter d'un mode, mode vers un autre mode complètement différent de ce monde alors il dit il dit ça c'est un manque de compréhension du cheminement vers l'azod balil faqihul arif il répondra à lui par une bouchée le vrai connaisseur d'Allah Azawadil qui comprend sa religion il va faire cette ce ce cœur là avec ses passions et tout il va leur, il le, le, le faire terre avec une bouchée de nourriture quoi tu veux manger mange laisse-moi tranquille maintenant vous avez compris le message pourquoi il dit wa la yaqta' zamanehu bimujahadatihi wa mudafatihi va va perdre toute sa vie à faire moudjahad du cœur du cœur du cœur du cœur du cœur, car ça c'est la voix des prophètes. wa-salam. Ça c'est leur voix. Et on va mentionner le hadith tout à l'heure. Je vais juste laisser le hadith et je reviens. inshallah pour conclure avec le hadith. Il dit :« al-Basir, li-nafsihi fi tarki Il dit :« Le vrai Arif, le vrai faqih, le vrai connaisseur d'Allah Ta'ala. » Il délaisse ce jihad à l'intérieur envers son cœur pour le, lui interdire une simple tentation complètement licite comme sa passagère de la douleur pour laisser son énergie moudjahedatuh li'adai illahi min shayatin al-insiwal pour qu'il fasse, qu fasse cette moudjahedat envers les ennemis d'Allah azawajalla qui sont les shayatin de quoi être humain ou ou démon. Croyez-le ou non, à travers l'histoire, ça s'est répété plus d'une fois, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y avait des armées énormes d'ennemis d'Allah Azzawajal qui se préparaient pour venir conquérir les terres de l'Islam, pour tuer les musulmans, leur enlever leur religion, leur enlever leur terre. Et même dans des situations comme ça, il y avait des gens qui étaient assis comme ça en disant « La meilleure chose à faire auprès d'Allah Azza wa jihad au nafs, mujahada de mon cœur. Je fais ça à temps plein. Je ne mange pas le pain, je ne porte pas les beaux habits, je ne fais rien. Le shaitan a gagné sur ces personnes-là. Et bien sûr, les résultats ont été très très... Très, très sévère. Passons tout l'état des musulmans de nos jours, que vous voyez, ça remonte à longtemps, ça remonte à plusieurs. C'est un déclin qui s'est fait, quoi, à travers plusieurs siècles. Lorsque les, les gens commençaient, encore une fois, à s'éloigner du hadith, de la guider, la balance du prophète Mohammed, de l'équilibre, son équilibre de vie. Et ils ont commencé à faire des dérives vers différentes sectes, vers différents groupes entre autres les soufis, ce n'est pas juste les soufis qu'on blâme, mais vu qu'on parle de la spiritualité, et eh bien ils ont causé beaucoup de dégâts dans l'état des musulmans tellement ils ont fait de cette religion dans certaines interprétations une religion inhumaine illogique, pas pratique c'est une religion c'est comme si elle était révélée pour des anges et pas pour des êtres humains, au point de se complètement dissocier de la dunya Et là, bien sûr, ils ont eu à souffrir, parce que là, tu vas souffrir avec ton cœur. Donc là, ce qu'ils essayent de te dire, c'est quoi C'est, tu ne dois jamais interdire à ton cœur pleinement la dunya. La dunya qui fait partie, bien sûr, de tes besoins, tu dois faire de ton mieux pour l'avoir. Et même le luxe de la dunya, il goûtait un peu comme le vaccin. Vous connaissez le principe du vaccin C'est quoi le principe du vaccin de base C'est quoi le principe C'est quoi l'idée du vaccin Une dose de quoi? C'est une dose de la maladie, n'est-ce pas? Un échantillon de la maladie, de ce qu'on veut, de ce qui est notre ennemi au en fait. On nous le donne dans un vaccin. Pour qu'on puisse y goûter, savoir ça a l'air de quoi, même si ça va nous causer un peu de fièvre peut-être, mais à long terme, je parle okay, du principe, l'idée du vaccin en général, okay, je ne parle pas du, du fameux truc controversé là, moi je parle du, de l'idée générale du vaccin. L'idée c'est quoi C'est euh, un petit échantillon, ça va nous faire souffrir peut-être juste un peu, mais à long terme maintenant, le corps il sait de quoi il s'agit. Là c'est la même chose. Même le luxe de la dunia lorsqu'il est accessible, y goûter de temps à autre lorsque le cœur le veut, sans trop lui donner, sans que le cœur ne vive que juste pour ça. On n'en veut pas arriver là mais que le cœur puisse prendre de la dunya, ça c'est quelque chose de bien, parce que ça va te laisser quoi Tranquille. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qui pourrait nous donner un exemple de l'islam qui parle de ça bien spécifique, un exemple pratique, un hadith exact, très précis, d'une chose particulière. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Si la nourriture, elle est présente et que c'est le temps de faire la salade, la prière, qu'est-ce qu'on fait On mange. On t'a mis le plat que tu attendais qu'il soit prêt. Ça fait une heure que tu l'attends. Dès qu'on l'a mis tout chaud, tout prêt comme ça, là tu as entendu « Ah, c'est avant salade l'asr. Il quama, c'est dans dix minutes. Ah, oh, désolé. Je vais manger tout à l'heure. Non, non, non. Mange pas tout à l'heure. Mange maintenant. C'est ce que le prophète Salah A. nous a ordonné de faire. Pourquoi Parce que sinon tu vas faire la sallette, et dans ta sallette, ton cœur ne sera pas avec toi pour qu'il fasse le kouchour. Ton cœur, tu vas faire la guerre à l'intérieur dans ta sallette. Ça va être sallette, mais c'est pas la sallette. Ça va être, c'est clair. Donc c'est ça ce que l'islam, la religion d'Allah Azawajalla, nous apprend. Et comme on a expliqué ici, وقطع الطريق على القلوب ويستفرقو قواف في حربهم ومجاهدتهم ويتقوا على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح que ce qui renforce la personne, le croyant, dans cette lutte contre les ennemis d'Allah Azzawajal, que ce soit des êtres humains de ou bien des djinn, et bien, entre autres, c'est de donner un peu la part du moubah, du licite, au nefs, à l'intérieur. Prends un peu de licite, laisse-moi tranquille maintenant. Faisons l'essentiel. On tous l'histoire de Han pour conclure peut-être avec cette histoire, inshallah L'histoire de Han Al-Ghassil, le compagnon du prophète wa sallam, qui s'appelle Hanvala Al-Ghassil. Hanvala le lavé. Parce qu'il a été lavé par les anges, par les malaïkas. Hanvala, il vient de se marier. Sa première nuit de mariage avec son épouse. Ça c'est quoi C'est la dunya. Ce n'est pas un terme. Le prophète n'a pas appris à ses compagnons de s'interdire la dunya parce que ça va les distraire non mais il leur a appris le prophète comment est-ce que la foi elle est tellement forte qu'elle peut prendre la dunya mais aussi elle n'a pas oublié la akhira le lendemain le lendemain de sa première nuit avec son épouse et de son mariage c'était la fameuse bataille de Uhud Handala n'a pas dit au prophète ya tu peux me laisser je viens de me marier je peux rester chez moi Non, non, non, non. il est sorti tout de suite avec le prophète et Et il est mort en shahid dans la bataille de Ohud et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que j'ai vu les anges le laver parce qu'il était en état de janaba c'est sa première nuit avec son épouse donc la dunya ici akhirah là, prêt pour les deux disponible pour les deux c'est clair pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris comment prendre de la dunya mais savoir c'est quoi la dose à prendre pour ne pas être distrait pour ne pas oublier La äkra du pröva pas oublier s. a. s. d. Så för det är det a. s. d. säger: "Ljus för dig är det att han har rätt att ha rätt till dig, och för din fru a han rätt att ha rätt till dig, och för din man har han droit. att ha rätt till dig, och för din dotter har han rätt att ha rätt Parmi aussi les dégâts de délaisser la dunya complètement, on a dit c'est quoi, quoi le premier dégât, on a dit Encore une fois, lorsqu'on lorsqu divorce complètement la dunya, premier dégât, c'est que le cœur sera malgré nous, il, il, il sera attaché. Numéro 2, c'est que là, ça peut développer une certaine forme d'envie, de hasad. Parce que là, tu dis moi, me divorce de la dunya mais là je commençais à, malgré moi encore une fois, ce que les autres ils ont de la dunya et je pourrais développer un certain certain envie, certains certain hasad, et finalement numéro 3 qu'il va avoir une autre maladie qui va se développer c'est quoi c'est al l'arrogance et le le leur self-amazement que moi je vais me dire finalement je suis meilleur que eux tous moi j'ai divorcé la dunya ces, ces gens là ils aiment trop la dunya c'est pas comme moi, moi je suis trop bon et ça qu'est-ce que ça fait ça va détruire tout ce que je suis en train de sacrifier maintenant je vais le détruire avec ces mauvaises attitudes alors la vraie pauvreté nous dit elle n'arrive qu'avec une vraie compréhension de c'est quoi la pauvreté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reste incha'Allah wa une autre partie, un autre tiers en quelque sorte qu'on va le laisser pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure On a encore quelques minutes incha'Allah. C'était beaucoup plus long que ce que je m'attendais. Je pensais que on va couvrir ça en une heure. Tafaddal akhi. Euh, eu, euh, Est-ce que c'est ce du confort, si -ce le fait que Allah m'a donné, mais après ça, lorsque, euh, je, je n'avais pas, mais lorsque Allah il a il m'a donné, le sens général, oui, c'est du confort. Mais le confort, c'est pas juste le confort dans le sens de la mécréance. Le kufra, dans la langue arabe, c'est le contraire de la gratitude, la reconnaissance. Inna hadayna imma shaqiran wa imma Alors, al-kafur, c'est celui, le sens parmi les sens du kafur, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. On appelle ça kufru an nima Ça, c'est pas un kuffar akbar, c'est pas la mécréance. Sauf si quelqu'un, bien sûr, une fois que Allah Taala, il lui donne, il va complètement se détourner d'Allah. Oui, ça peut causer le kuffar akbar.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 Ne parlez pas des pauvres, par exemple. Lui, il n'a pas commis un koufran qui est un péché. Mais c'est une forme de koufran qui réduit son état auprès d'Allah Azzawajal. Si quelqu'un est arrivé à faire le koufran où il ne parle pas de certains des biens d'Allah Azzawajal, il ne partage pas certains partages obligatoires, ça c'est un koufran qui est quoi Interdit, haram. Et si quelqu'un a oublié complètement Allah Azzawajal, ça c'est le koufran akbar qui est asbaha oui. Les ulama, ils appellent ça kufran ou ni'ma. C'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a parlé des femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit وَيَكْفُرْنَا. et elles font le kufr. Alors, elles ont dit, certaines femmes qui étaient dans le masjid, je me rappelle bien, c'était dans la khutbah de l'id, le billah, ce que c'est le kufru billah, elle a dit non, prophète sallam, kufran C'est quoi kufran Envers son mari. Råt att man tacker av och man kallar för låsning. "Gjorde jag inte något dåligt?" Kutt. Kufra låsning. S, F, en en rappel, en avhämtning, till kvinnan, att om hon är hennes hela liv, han tar på sig henne, han är mycket generös mot henne, han ger säger du säger: "Nej, säger: "Du köper aldrig någonting." Kufranu, en nygma. Det är inte kufra ça veut dire elle devenait kafira mais si c'est le confort qui est contraire à la reconnaissance c'est le fait de dire oui une autre question oui tafabala. avez Ooh. Oui. Oui. juste très très bien. Ici Aïcha Radhiyallahu parle d'entrée de Omar qui est naturel. Le juste équilibre c'est tout simplement quelque chose qui est naturel tant que ça ne va pas contre ce que Allah Azza wa Jalla interdit certaines choses ou autre chose. Donc Umar, Radhiyallahu anhu c'est pas bien de lever sa voix, ça c'est pas bien. Ça c'est dans sourate Luqman. Mais, Umar, anhu il ne lève pas sa voix, c'est lui, c'est sa voix naturelle. Allah Ta'ala il l'a créé comme ça. Sa voix elle est très forte. Elle a une portée très forte. Si quelqu'un s'efforce à crier pour se faire entendre par les autres. Ça, c'est contraire à l'éthique de l'islam. Mais quelqu'un, Allah Ta'ala l'a créé comme ça. Ça, c'est sa voix. Il n'a pas assez forcé pour réduire sa foi. Ça veut dire ici ce qu'elle est en train de dire à cet homme. Sois juste naturel. Tu n'as pas à t'efforcer à baisser ta tête comme ça et marcher comme ça dans la rue pour être humble. Ce n'est pas ça la modestie. Non. Fika Barakallah. d'autres questions Oui. Ok. Si un riche a aidé un pauvre mais n'a pas aidé d'autres pauvres, est-ce que ces autres pauvres peuvent le blâmer Lui reprocher ça le jour du jugement dernier Ça dépend. Est-ce que lui a failli La question, il s'est regardé. Est-ce que l'islam, c'est le juste milieu Entre tout. Entre autres, entre, par exemple, ce qu'on appelle de nos jours le capitalisme face au socialisme ou au communisme. Tout comme l'islam, il donne des responsabilités aux riches de partager, de dépenser, mais ce n'est pas comme le communisme, ce n'est pas comme le socialisme. Ce n'est pas le riche qui est responsable de l'état des pauvres. Comme on l'a dit, à la fin de la chose, La pauvreté, la richesse, elle est entre les mains d'Allah Azzawajal, de un. Et c'est aussi, après ça, une responsabilité collective. Donc, s'il si y a une balance, une, euh, si il y a une crise majeure qui fait en sorte qu'il y a tellement de pauvres, et de l'autre côté, il y a des riches, ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec certaines personnes. Ce n'est pas un riche qui a la responsabilité de tous les pauvres. Le riche, en islam, n'a pas la responsabilité d'éradiquer la pauvreté. Ça, ce n'est pas, pas sa responsabilité. Il a de un, des obligations numéro un, comme la zakat. Donc si déjà il a payé sa zakat, troisième pilier de l'islam, qui a des comptes bien particuliers, déjà ça, il a accompli une grande obligation. Par la suite, le riche, il est encouragé, bien sûr, s'il y a des situations spécifiques. On appelle ça quelqu'un qui est « irafatul malhouf ». Tu es très riche, tu as payé ta zakat, tu es très riche. Mais tu sais que ce soir, ton voisin devant toi, il est affamé, il pleure de faim. C'est ton voisin, ce n'est pas quelqu'un qui est ailleurs. Tu es le premier concerné à l'islam, tu dois faire de ton mieux pour l'aider avec ce que tu peux. Tu n'es pas pleinement responsable de lui pour le restant de sa vie, mais dépense. Numéro 3, par la suite, bien sûr, l'islam nous enseigne que on fait le plus de dons que possible, c'est encourager, c'est recommander, c'est pour nous-mêmes, mais ce n'est pas une obligation. Le riche, on ne peut pas venir lui dire en islam as-tu aidé les pauvres Il dit oui, je paye ma zakat. Moi, je paye ma zakat à chaque année. Non, non, non, non, mais tu as, tu as trop d'argent. Non, ça, ça n'existe pas en islam. Si lui, il donne sa zakat, on ne peut rien lui reprocher. Et si, malgré ça, il y a pas mal de riches, il y a de la richesse dans cette société, il y a de la richesse. Parfois, la pauvreté, elle touche tout le monde. On est d'accord Parfois, ça arrive à travers l'histoire. Il y a la peste, il y a des guerres, il y a la famine, ça, ça a pris tout le monde. Mais parfois non, comme dans plusieurs pays qu'on appelle pauvres de nos jours, les ressources naturelles sont là, la richesse, elle est là. Mais il y a beaucoup de pauvres. Là, ce n'est pas le problème des riches, ce n'est pas ton problème à toi. Tu as donné ta zakat, tu as fait ta part. Mais ça veut dire, il y a beaucoup d'autres riches qui ne sont pas en train de faire. Cette part minimale, ils ne sont pas en train de la faire. De ce fait, si toi tu as fait ta part, non, les autres pauvres ne peuvent pas te reprocher une chose le jour du jugement dernier. Tu n'as répondu à ta question un peu oui. oui. Très, très bonne question. Taïd. Notre frère, il dit... Il y a les musulmans qui sont en Palestine, qui sont en train de souffrir et tout, et que nous, on est ici dans le confort, on est en train de bien vivre et tout. Est-ce que eux ils vont nous faire des reproches le jour du jugement dernier Oui et non. Deux choses ici. De un, c'est l'opportunité, il faut prendre ce genre de choses comme des opportunités pour se remettre en question. Okay il n'y a pas que les musulmans qui souffrent en Palestine et les musulmans ne souffrent pas, euh, juste, ça, ça ne date pas d'un mois. Ça, c'est juste quelque chose de tellement grand que c'est trop, trop grand pour ignorer. C'est dans ta face, en quelque sorte. Il y a d'autres musulmans qui souffrent depuis plusieurs décennies à travers le monde. De ce fait, ça, c'est juste un, comment on dit ici, « wake up call », quelque chose qui a éveillé beaucoup plus de personnes, ce qui est bien, alhamdoulilah. Deuxième chose, il faut savoir dans ce genre de situation, garder un certain équilibre. Ça, On a parlé de ça dans d'autres halaqas, je ne peux pas répéter, c'est un long sujet. Okay? Mais si nous, on ne les aide pas, ce n'est pas toujours parce que nous, on ne veut pas les aider. Si on ne les aide pas, une grande partie de la raison pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas, c'est parce qu'on nous empêche de les aider. Si on avait une voie pour les aider et qu'on ne les aide pas, oui, là, il... gare à nous le jour du jugement dernier. Gare à nous, certains. Si on avait des façons clair, direct, de les aider, et que nous, on ne va pas les aider, comme tu dis, on va continuer à vivre ici, dans le confort, profiter, on les oublie, ça, on est dans le trouble, pour certains, aucun doute là-dessus. problème dans cette situation bien particulière, c'est que on ne peut pas faire grande chose pour les aider. Les chemins sont fermés, la grande majorité des chemins, pour l'instant, sont fermés. Pense à ce que tu veux, ces chemins-là sont fermés. Même pas le simple fait, comme on a dit, le simple fait de comment on le comprend en islam, « Mon frère, il est affamé, je, lui, je peux lui donner de la nourriture, des vêtements, je ne peux pas faire ça. » Je n'ai aucune façon de leur faire parvenir ni de la nourriture, ni des vêtements, en ni... les accouper du monde, c'est clair Donc là, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il faut, je sais que c'est difficile à assimiler pour, cette, pour certaines personnes, mais je vous garantis, les, les gens qui sont conscients de ce qui se passe aux musulmans à travers le monde depuis longtemps, Ils savent que ça, c'est juste la norme, ce n'est rien de nouveau. C'est important de savoir garder une certaine balance, ni que tu vas les oublier complètement, ni que tu vas être tellement consommé par leur situation que tu ne vas rien faire. Non, ces, ces situations-là doivent nous pousser à commencer à travailler sur le long terme. Okay? Sur le long terme. Des situations comme ça, ça s'est déjà passé à travers l'histoire. Et pire encore à travers l'histoire, Inch'Allah, prochaine fois, peut-être je fais faire une khutbah sur ça, même peut-être une série, inshallah, très très bientôt, Inch'Allah. Okay? Mais les Mongols, les Tatars, lorsqu'ils ont attaqué les terres de l'Islam, ça remonte à quelques siècles, qu'est-ce que les Mongols, les Tatars, ils ont fait aux musulmans Les carnages qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à Barded? Bagdad. Imaginez, les Tatars n'avaient pas les moyens de bombarder. Le bombardement, la technologie de nos jours, malheureusement, elle permet aux criminels de pouvoir anéantir des familles entières en une seule seconde. On est d'accord Les Tatars, combien ont-ils tué en quelques semaines à Bagdad, en Irak, qui était la, la capitale de l'islam à travers le monde, de la Khilaf C'était avec ça, c'était la fin de la, du calife des Abbasides, de la période des Abbasides. Devinez combien de musulmans ont-ils tué en quelques semaines Seulement à Bardet, je ne parle pas les autres, ils ont tué dans d'autres villes, mais la grosse, le grand génocide, ils en fait, fi Bardet. Plus de un million de personnes. Imaginez, plus de un million de personnes, ils ont fait là, excusez-moi pour le mot, à la main, ce n'est pas par le bombardement, à la main, personne par personne. Ça dépasse de loin Ça, c'est probablement le pire, pire, pire génocide qui a été fait aux musulmans. Même que certains savants dans le temps, certains historiens, ils ont écrit dans leurs livres comme ça, dans leurs récits, qu'ils sont en train d'écrire la fin de l'islam. Ça va être la fin du monde, ça va être bientôt c'est fini, fini. Ça, c'est l'un des signes de la fin. De... Ces gens-là, les tatars, qu'il n'y a plus personne qui peut leur faire face, ils ont... les, les détails, c'est trop atroce pour que ce soit, quoi Raconté. Et quelques années plus tard, les tatars, ils ont été vaincus par d'autres musulmans qui sont venus d'ailleurs dans, dans le monde, malgré qu'ils n'ont pas... Su, ils ont comme ça, ils ont, ils, ont ratifié, ils ont ravagé le monde musulman, ville après ville. Après. Parce que de l'autre côté, ceux qui, vous voyez ce qui se passait, il y a des personnes qui passaient, mais qui pensaient de façon quoi Pratique. Comment préparer une solution, une réponse à ces gens-là Donc il ne faut pas être, oui le croyant doit ressentir la situation, l'état de ses frères, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, ça, ça c'est indiscutable. Mais pas au point où tu deviens incapable d'agir. Et incapable, pas, pas incapable, excusez-moi, pas, pas, pas au point où tu vas perdre ta volonté d'agir. Soit, si je ne peux pas leur faire quelque chose maintenant, je n'ai plus le goût de faire rien du tout. Je n'ai plus le goût de vivre ma vie. Non, tu peux vivre ta vie tout en portant leurs soucis en permanence et en pensant toujours, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux préparer Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux apporter C'est clair Parce que tant que notre état reste comme on est aujourd'hui, tant qu'on reste les musulmans comme on est et comme on a été lors des dernières années, les dernières décennies, ces choses-là vont se répéter. Aujourd'hui, c'est raza, dans deux ans, ça va être une autre ville, ça va continuer comme ça. Et on va toujours juste être attristé et pleurer. Et à un certain moment donné, il y a des gens qui vont malheureusement devenir tellement insensibles que ça, ça ne va rien vouloir dire pour eux. Il va dire « Moi, je veux juste vivre, je suis tranquille, moi, alhamdoulilah. » Les autres ne, ne me cassent pas la tête par ça. Donc non, il faut… Oui, ils vont, nous, ils vont nous faire des reproches dans ce qu'on peut faire. Dans ce qu'on ne peut pas faire, Allah Ta'ala, il dit « La yukallifullahu nafsan illa » Je le dis toujours clairement, tout celui qui peut les aider par n'importe quelle façon, si quelqu'un a la capacité de les aider, qu'il le fasse. L'obligation de le faire. Mais moi je ne connais pas de façon de les aider maintenant, live, en direct, sans couper du monde. Il n'y a personne, aucun musulman dans le monde qui a la capacité de, le, de leur faire parvenir, ne serait-ce qu'un seul conteneur de vêtements usagés. Ça on ne peut pas le faire comprenez C'est ça notre état. Mais encore une fois, ça, ça doit être comme de grosses claques, comme ça, qui nous réveillent. Ils n'ont pas besoin de tes larmes, n'ont pas besoin de tes pleurs. Ils ont besoin de ta réflexion, de tes initiatives. C'est de ça qu'ils ont besoin. Est-ce que, est que ça répond clairement à ta question C'est au fait de ne pas trop se concentrer sur cet aspect positif de l'action. Qu'est-ce qu'on va se concentrer On va se concentrer plutôt sur l'aspect les failles. Pas nécessairement négatif au sens de c'est mal, mais qu'est-ce qui manquait C'était quoi les manquements dans ce « amal salih » Ce qui manquait peut-être, c'était le « khushour », la concentration dans la « salette » peut-être. Peut-être quand vous avez dit « al-ikhlas », l'intention sincère et ainsi de suite. Alors c'est pour ça ici que, comme, encore une fois, ils disent, أصحاب أبو عثمان الحيري ce chef-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il ordonnait à ses étudiants de garder toujours le regard, ou bien d'insister toujours sur l'importance de faire les bonnes œuvres et l'etzam, de s'attacher aux bonnes œuvres. Faites beaucoup de bonnes œuvres, mais en même temps, ne soyez pas leurrés par les bonnes œuvres. Portez un regard spécial sur les failles de vos bonnes œuvres fa indeed اذا بذل الطاعه alors ici il dit que si quelqu'un fait son action seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire l'intention elle est bonne tu fais ton action pour Allah azza jal ça c'est la mesure à prendre avant la bonne œuvre tu vas faire ton action Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça va te protéger contre le shirk, le polythéisme. De quel polythéisme on parle L'ostentation, du riya, donc de, de du shirk, le polythéisme mineur ou caché en quelque sorte. Ça veut dire, si je fais ma, ma, bon, ma bonne œuvre, je la fais seulement pour Allah. Ma charité, j'ai donné une sadaqah et je la fais seulement pour Allah azza wa jalla. Ça, c'est la première partie de la chose. Ça, c'est ce qui vient avant et pendant l'action. Ça me protège contre l'ostentation. Rien. Après ça, il y a une autre partie. Même après l'action, même si l'action était sincère pour Allah, Zawajal, si après l'action, tu vas regarder, porter un regard sur la faille, le manquement dans cette bonne œuvre, ça, ça va te protéger contre al l'Ijab l'i'jab, c'est le fait d'être leurré la complaisance d'être trop content de ton accomplissement alors, quelle pourrait être la faille de la sadaqa, d'une charité si quelqu'un donne une sadaqa, une charité pour Allah l'intention était bonne, mais la personne elle veut se concentrer après la charité sur le manquement la faille de cette charité ça serait quoi, oui on aurait pu donner plus excellent. Même si le montant est grand. quelqu'un J'ai donné un grand montant. Tu as donné un grand montant, mais ça constitue quoi de, de ta fortune exactement? Tu dépenses quoi pour ta doulure et pour, pour ton luxe par rapport à ce que tu as donné comme sadaqa? Ce n'est pas ici pour dire qu'on ne donne pas la sadaqa si elle est... Non, non. On donne la sadaqa. La sadaqa, Allah Azza wa il l'aime. Mais encore une fois, il a cet aspect ici de ce qu'on regarde après pour ne pas être trop leurré, pour rester réaliste, comme on dit, pour ne pas aller dans les nuages et penser que quelqu'un va dire oh « J'ai donné 10 000 dollars hier comme sadaqa, je ne pense pas qu'il y a grand monde ici dans mon entourage qui a en fait ça hier. Okay, »« Mais combien tu as dépensé sur tes propres shahawat, et sur tes plaisirs, et sur ta dunya, et ainsi de suite ?» Il se peut que tu as dépensé des multiples plus que cela. Comment tu te, comment tu te compares à Abu Bakr anhu, qui était un riche commerçant, et que malgré cela, un jour, il a donné toute sa fortune. fi sabilillah, Dépenser toute sa fortune. One shot, en une seule fois. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, il a dit je leur ai laissé quoi Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai rien. Il a tout donné, tout, tout, tout comment on se compare à lui Abu Bakr as-siddiq par exemple donc ça c'est voir le manquement pourquoi c'est pas juste euh, non il y a une raison derrière cela parce que ça nous aide à se prévenir contre encore une fois ce udb cette complaisance là ce sentiment de l'heure qui pourrait nous corrompre le cœur, nous corrompre la foi et qui pourrait aussi nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et peut-être le 10 000 dollars d'aujourd'hui Parce que j'ai dit wow, « Waouh 10 000 dollars Tellement Quelle action je viens de faire » Peut-être que ce 10 000 dollars-là, il n'y aura pas un sou qui va sortir pour les quelques prochaines années. Parce que je vais toujours me concentrer sur le 10 000 dollars en pensant avoir fait la charité, après laquelle il n'y aura plus de charité. Il dit après ça « وَمَنِفْتَقَرَ إِلَ اللَّهِ تَعَالَا Celui qui s'appauvrit auprès d'Allah, celui qui ressent sa pauvreté envers Allah Azza il devient riche. Iqtana. Man iftaqara billah, Iqtana. Tu es pauvre pour Allah Azza tu deviens riche par Allah subhanahu wa ta'ala. Car... Il dit ici al-ghina il y a deux formes de richesse al-ghina billah al-ghina an il y a deux richesses les plus hautes richesses forme de richesse c'est quoi c'est d'être riche par Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est difficile à traduire mais dans la langue arabe on dit aussi on dit ghani billah Rani bila, donc on dit Raniyun bi. Le mot bi ici, la lettre b, elle va faire toute la différence. On dit Raniyun bi keda. Riche par, tu es riche par quoi? On va dire je suis riche par ma compagnie, par mon commerce. C'est ça ma source de revenus, de fortune. Et il y a yun, an. Le même mot Rani, richesse. On dit « riche »,« an »,« an », c'est pour se séparer. Ça veut dire, ça vient dans le sens ici de « je n'ai pas besoin ». Il dit quelqu'un « anaraniyoun anil musa'ada ».« Je suis riche », ça porte un, le sens ici de la richesse, mais ce n'est pas juste la fortune que j'ai, ça vient pour couvrir l'autre partie qui est que je suis riche de votre assistance. « Je n'ai pas besoin d'assistance ». Moi, je n'ai pas besoin de sadaqa, je pas besoin d'aller demander au gouvernement de l'aide, rien du tout. Quelqu'un va dire. Alors, les deux formes de Rida ici, c'est quoi C'est être riche par Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi être riche dans le sens de ne pas avoir besoin des autres parce qu'on n'a Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyun, billahi subhanahu wa ta'ala, wa raliyun, an ha Je m'enrichis par rapport à tout ce qui est autre que Allah Azawajjal. Je n'ai pas besoin de autre que Allah Subhanahu wa Taala. Ce qui me vient de autre que Allah Azawajjal, non, non, j'ai pas besoin de ça. Vous comprenez le sens ici Comme je dit, c'est difficile si de traduire de de la belle façon, comme c'est dit en arabe. C'est oui, excellent. Donc Les, les deux mots qui pourraient en quelque sorte bien représenter Raniyun Bi Raniyun An, c'est dépendance-indépendance. Donc, dans le, la première partie, c'est la dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala, riche par sa dépendance d'Allah zo'odjel. La deuxième partie, c'est riche par son indépendance d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ici si, c'est ça la vérité de la pauvreté. Et Al-Harawi, Abudhar Al-Harawi. Celui qui a écrit ce livre-là, le livre initial sur lequel Ibn al-Qayyim il s'est basé, il dit Donc ça c'est une ayah que plusieurs parmi nous connaissons dans surat al-Doha Donc ça, ça parle du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Allah ta'ala il rappelle, c'est bien fait même au prophète Muhammad alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad s.a.w. il est pauvre envers Allah ta'ala. S'il y a quelqu'un qui pourrait dire que moi je suis riche, que je suis très très haut dans mon statut, ça aurait été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est pauvre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azzawajal, il dit wa Allah il t'a trouvé ail et il t'a enrichi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, ail il, il t'a enrichi Il dit Fil aqwal. Il y a trois avis des savants de l'exégèse de tafsir à propos de cette ayah premier avis le al premier avis qui est l'avis de la majorité des mufassirin des savants de l'exégèse c'est que Allah il t'a trouvé dépourvu d'argent de richesse matérielle et il t'a enrichi avant que tu ne sois prophète avant que tu ne reçoives le message bien avant toi le prophète Mohammed sallalahu alayhi wasallam tu étais financièrement pauvre Le prophète sallalahu alayhi wasallam il a grandi comme orphelin n'a pas grandi dans le luxe alayhi wasallam ainsi de suite Allah wa ta'ala aghnah Allah il t'a enrichi ça c'est le premier sens Le deuxième sens, annahu ardaahu bima a'taahu wa aghnaahu bihi C'est que Allah Ta'ala il t'a enrichi par la satisfaction du cœur. Fa huwa wa nafsin la ghina malin. Donc là il s'agit de la richesse du cœur et de l'âme et pas nécessairement de la richesse matérielle. Et là encore une fois, on a déjà cité le hadith authentique du prophète wa sallam, qui dit que « La richesse ce n'est pas en ayant beaucoup de possessions et de biens matériels, c'est pas ça la richesse. La richesse c'est la richesse qui est dans le cœur et dans l'âme, c'est le contentement. » Allah Ta'ala, il a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la richesse du contentement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi le contentement ça serait quoi la richesse du contentement qui pourrait nous citer des exemples un, un niveau qui est haut de contentement ça serait quoi oui la satisfaction d'Allah Azzawajal ok, donc ça c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour nous, on ne peut pas savoir ça dans la Mais si on, parle, si on parle de al le contentement face à la richesse matérielle, c'est quoi La baraka, même si c'est peu, très bien, la baraka elle va jouer un, un rôle dans cela. Qu'est-ce qu'il y a aussi Satisfait de ce que Allah a nous a donné Si tu sais que la akhira est les meilleures, très bien. Donc être satisfait que de savoir qu'on a accès aux bonnes œuvres qui nous mènent vers la akhira et que on est occupé par les bonnes œuvres de la akhira, donc on est satisfait de cela. Hamdulillah. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme exemple Oui. Très bien, ça c'est très bien aussi, donc dans l'aspect ici, lorsqu'il y a des difficultés et ainsi de suite. Okay? Et si on parle de quelque chose qui est plus dans le vécu, parce qu'on veut, comme dans Mederit Selikim, Mederit Selikim, comme on le dit toujours, c'est un livre qui va très très haut dans les niveaux de El Iman. Mais on ne veut pas juste couvrir ce qui est très très haut et oublier ce qui est aussi devant, devant nous, le concret qui s'adresse à tout le monde avant tout ça veut dire les niveaux 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et après ça on monte inshallah dans l'Iman mais le contentement aussi c'est le plus que la personne elle se rapproche d'un état ou lorsqu'elle regarde à droite et à gauche, elle ne dit pas à chaque fois, ça je dois acquérir, ça aussi je dois acquérir oh Amazon j'ai vu quelque chose sur oh il y a l'autre chose aussi, ah mais l'autre chose aussi oh il oh, y a les spéciaux « Ah, c'est le fin décembre, Boxing Day, je vais aller voir, je vais aller au centre d'achat. » Et là, la personne, elle va entrer. Dès qu'elle va entrer, là, il y a des choses qui sont en vente. Là, il faut acheter. « Ah, mais c'est... » Le contentement, c'est quoi Parce que la personne, elle achète quand elle a besoin d'acheter. Elle va acquérir ce qu'elle a besoin d'acquérir. Elle ne va pas acquérir ou vouloir acquérir seulement par ses yeux, ou par ses passions, ça c'est beau, il faudrait que j'ai accès à cela. Ça c'est un manque de quoi de... C'est un manque de contentement. Donc encore une fois, le sens de la richesse, c'est cette richesse-là du cœur qui fait en sorte que la personne, elle pourrait voir des choses qui sont devant elle, qui émerveillent d'autres personnes, mais qui ne vont pas nécessairement l'émerveiller. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas humaine cette personne, non. Mais c'est parce que la personne, Allah Ta'ala, elle a mis encore une fois dans son cœur ce contentement qui fait en sorte que si moi j'ai déjà quelque chose qui remplit mon besoin, pas besoin de cette chose. Ce n'est pas fait pour moi. Ça ne s'adresse pas à moi. Ça, ça rentre aussi dans Al-Qana'a. Alors il dit ici وَثَالِفْ Troisième opinion à propos de cette ayah وَوَجَدَكَعَا إِلَن فَأَغْنَى et il y a un deux qui ressemble les deux au en fait Allah taala ce qu'il a donné à son prophète sallalahu alayhi wa sallam c'est la richesse matérielle pendant le sens je rappelle toujours et on a déjà dit avant je ne sais mais pour les personnes qui pas avec nous avant, on le le, le sens de la richesse, du mot, Être riche, même matériellement. Être riche, ça ne veut pas dire être milliardaire. Ça c'est, on appelle ça ça c'est la, la richesse quoi. Extrême. Hyper abondante. Non, c'est quelqu'un qui a l'essentiel et les besoins et qui a du plus, un certain plus que cela. C'est clair. On appelle ça quoi ?« Raniyoun ». Tu as une maison, de nos jours, tu as une maison, pas une, nécessairement une maison que tu possèdes, mais tu as une demeure, alhamdoulilah, qui est, qui est assez spacieuse pour tes besoins. Tu as un véhicule, tu as ta nourriture, tu as tes vêtements. Lorsqu'il y a des choses qui sortent à droite et à gauche, différents besoins comme ça, imprévus dans la vie, tu as le cash, les moyens pour t'acheter cela, et tu as un peu d'épargne et tout, Mohamed, on appelle ça quoi Quelqu'un qui est Donc quand on parle de l'rina, quand on dit Allah Azza wa Jai, a enrichi le prophète Mohamed, il ne faut pas comprendre ici que le prophète, il était riche dans le sens où on le comprend aujourd'hui. Il était très très riche comme ça. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a donné le choix. « Ima'niakuna abdan » rasoulan ou en qu'il soit Allah Ta'ala lui a donné le droit d'être soit un messager un prophète roi malik hyper riche hyper puissant dans le sens matériel ou qu'il soit un serviteur messager et l'a choisi d'être un messager serviteur عليه الصلاه والسلام si elle a demandé le prophète Allah Azza wa Jalla de lui donner la richesse et l'or et l'argent et des montagnes d'argent Allah Ta'ala va donner ça à son prophète la dunya ne vaut rien pour Allah subhanahu wa Ta'ala donc finalement ici pour terminer il nous dit que cette richesse du cœur, elle devient encore plus complète par la richesse de l'être un l'nفس on traduit ça parfois comme étant l'âme, mais c'est pas très précis. Disons que l'nفس on peut dire c'est c'est l'être notre être. Donc ce qu'il va venir maintenant, OK, c'est un c'est un langage de très haut niveau. Je vais essayer d'expliquer ce que je peux comprendre de cela, mais après ça ça demande des ça c'est le genre de connaissances qui demandent des chirurgiens très très expérimentés pour faire ici il va nous parler de la différence dans l'impact entre la richesse du cœur et la richesse de l'être encore une fois de Al-Nafs alors il dit ça écoutez c'est très intéressant ce qui est relié au cœur il dit c'est plus grand plus noble, plus fort, plus puissant que ce qui est relié à l'être, à l'Nafs. Donc là, il va nous expliquer le caractère de subordination entre le cœur, le calme et entre l'Nafs, l'être. Pour comprendre ce qu'il va nous dire, on aimerait juste rappeler ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué, dans un hadith authentique, que tout le corps, en fait... Tout le corps humain, au final, il est l'exécutant du cœur. Donc le cœur, les ulama ils appellent ça malikul arba, c'est le roi des organes, c'est le roi de tout notre corps, de notre existence, c'est notre notre cœur, al qalb, c'est lui le roi. Et l'être, elle est subordonnée au cœur dans la hiérarchie. Alors il dit "Lakinna wa huwa hiya an an-nafs min jund al-qalb wa Que el le fait partie des soldats du cœur, des citoyens du cœur. Mais wa hiya min ashadd jundihi khilafan alayhi wa shiqaqan lahu. Le l'âme donc en fait c'est le soldat, le sujet, le citoyen qui est, qui fait le plus de rébellion, le plus problématique. Le plus opposant au cœur, c'est celui qui crée le plus de problèmes au cœur. وَمِنْ قِبَلِهَا تَتَشَوَّشُ عَلَيْهِ الْمَمْلَكَ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الدَّاخِلَ. Et que très souvent, c'est à travers cette neuf lettre que arrivent toutes les instabilités civiles du royaume, et c'est à travers un neuf contre Les ennemis, les intrus. Alors c'est pour ça, il nous dit ici que la perfection du cœur, al-qalb, la pauvreté du cœur, pour qu'elle soit bien accomplie, il faut aussi accomplir la pauvreté de de l'être. Ce qu'on peut faire par deux choses, il dit bishay aini al-awwalu min al-hudud nafs Elle doit se libérer de ses hodouz. C'est quoi les hodouz C'est les pars. Donc les pars, c'est quoi Il nous explique plus ici. Il dit les attachements abstraits et concrets à ce qui est autre que Allah subhanahu wa taala. Si l'être nafs est attaché à autre que Allah subhanahu wa taala, ça, ça va affaiblir sa pauvreté auprès d'Allah Azzawajal, envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là, elle va devenir, elle va avoir une part de pauvreté envers les... les quoi les les créatures. Donc on se rappelle toujours de ça. C'est soit on est pauvre envers Allah Azzawajal, ou pauvre envers les créatures. Il n'y a, a pas une autre situation. Est-ce que quelqu'un a un contre-exemple Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord Que celui qui n'est pas pauvre envers Allah, il sera pauvre envers les créatures. Est-ce que quelqu'un n'est pas, pas convaincu de ça Contre-exemple, non pas que, euh, que, ça Pauvre auprès d'Allah, Azza wa Jal. El-faqr il Allah. Regarde pour que tu comprennes. C'est difficile à traduire en français, mais je vais donner une analogie. Pense à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger ce soir. N'a pas de quoi manger, ni de quoi, de, de quoi nourrir ses enfants. Oublie ici la relation avec Allah. Okay? Ici, oublie tawakul, oublie tout. On va juste prendre la chose de façon matérielle, comme ça, humain, humain, juste pour qu'on comprenne les mots qu que ça veut dire. Et là, il ne connaît de tout son entourage que... Quelqu'un qui habite dans son quartier qui est très riche, très aisé, plein de cash, plein, plein, plein, plein, plein de lui. Là, il va arriver à un niveau où il est tellement, tellement, tellement appauvri et dans le besoin qu'il va aller, comment dire en anglais, begging, begging him. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, le, pour que je puisse manger ce soir. Et il commence à cogner à la porte. S'il te plaît. Il pleure. S'il te plaît, je n'ai rien de quoi nourrir mes, mes enfants. Donc là, c'est quelqu'un qui est pauvre. Mais sa pauvreté ici, quoi Elle est pleinement exprimée envers qui Envers ceux, entre guillemets, riches. Cette personne aisée. On dit ici, quoi Il est pauvre envers lui. Vous comprenez le sens Donc ici, c'est ça. C'est d'être pleinement pauvre envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Que tous nos besoins soient dirigés vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui vient, comme on a dit deux choses ici, avant tout de reconnaître déjà notre pauvreté naturelle. On n'est pas natir, naturellement riche, on est naturellement pauvre. Ça c'est notre nature, on est pauvre quelqu'un dit j'ai un milliard tu es pauvre tu es riche dans le sens où tu donnes zakat et tout et tout tu n'as pas droit à zakat et tout on fait passer ça mais au fin de la chose tu es quoi pauvre parce que toute ta fortune elle vient d'Allah Azzaud c'est un, un fadl d'Allah subhanahu wa ta'ala si Allah Azzaud veut te l'enlever il va te l'enlever maintenant milliardaire tu vas devenir avec zéro oui Le truc, c'est qu'à l'extrême, de façon simple comme ça dans la théorie, c'est soit être pauvre envers Allah Azza wa ou être pauvre envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas pauvre envers Allah, il sera pauvre envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai donné l'exemple maintenant du, du, du, pauvre, du pauvre qui n'avait pas de quoi nourrir ses enfants et qui meurt de faim. Lui, s'il n'a pas le iman, il n'a pas du tout, n'a pas le iman, n'a pas la foi, n'a pas le iman. Il est kafir, mulhid, ate, je ne sais pas quoi. Et eh bien, sa pleine pauvreté à 100% sera dédiée à ce millionnaire qui habite dans dans dans ses environs. C'est le seul, c'est sa seule porte. Il n'a pas une autre porte. Son cœur, son cœur sera pleinement lié à lui. C'est clair. Le mu'min ne va jamais arriver à ça, même s'il n'a pas de quoi manger. Il ne va jamais arriver à se soumettre pleinement et mettre toute sa pauvreté envers quelqu'un. Il a beau f... faiblir un peu, manquer un peu de tawakul, exagérer un peu dans ses attentes envers un être humain, mais il ne va pas arriver à pleinement, quoi. C'est pour ça qu'on a dit ici, si ce n'est pas ce pas du plein comme ça ou du plein comme ça. Oui, achi. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début de, de cette section-là, c'est que le plus qu'on est pauvre envers Allah, le plus qu'on est riche envers les créatures, c'est ça. Au début, ça a commencé avec ça, ce chapitre, ça a commencé avec cette idée. Mais là, comme on a dit oui, oui. Bah c'est ça le le que même la personne qui est dans l'islam le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit ou, on a le droit en islam de mendier de tendre la main dans les situations extrêmes c'est ce que le prophète sallalahu nous a dit celui qui n'a pas quelqu'un est écrasé il pas. là on peut tendre la main n'a pas le droit en islam de tendre la main juste pour le luxe j'ai de quoi manger hamdoulillah je peux manger Je, je peux mener une bonne vie, alhamdoulilah. Mais notre ami ici, les millionnaires, machallah tabarakallah, moi, je veux dire, je veux vraiment, moi, profiter plus de la dunya. Je veux profiter plus, plus de luxe. Là, je commence à me rapprocher de lui, à me soumettre à lui, essayer de lui faire plaisir, lui dire les choses que lui, il aime, faire les choses que lui, il aime et tout pour qu'il me donne du cash, pour qu'il me jette du cash. Là, non. Là, ça ne fonctionne pas. Mais si quelqu'un demande, tend sa main dans les situations, vraiment, il y a des situations où la, la, dans lesquelles la personne ne peut que tendre la main. Il a, y a, a quelqu'un qui peut-être n'a même pas la forme pour aller chercher, pour aller travailler. C'est clair, quelqu'un est malade, a un handicap, il a des enfants, ainsi de suite, a tout perdu, n'a pas le choix que de tendre sa main. Il toujours là où il a le droit. Mais son cœur ne doit être aucunement relié à cette personne. Il tend la main. Il ne soumet pas son cœur à cette personne. Il tend la main à celui qui veut aider. Celui qui veut faire sadaqah, se rapprocher d'Allah, de faire le bien. Moi, je suis une opportunité. Voilà. Ma situation est une opportunité pour le faire. Mais tout comme dans le travail, dans le commerce, même la sadaqah, « Tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala » ta confiance, elle doit rester auprès d'Allah, et ta pauvreté envers Allah, c'est Allah Ta'ala qui va t'envoyer la main, qui va te mettre les billets dans ta main, dans une telle situation de besoin avancée. C'est clair? Oui, Akhir. Non, la reconnaissance est une autre chose. Il ne faut, la... faut, pas... faut pas mêler les choses ici. On peut être reconnaissant envers les gens pour leur bien et on doit être reconnaissant. La yashkur Allah, ma la nas. C'est ça le hadith du prophète sallallahu alaihi wa Celui qui n'est pas reconnaissant envers le bien des gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant envers les gens pour le bien qu'ils ont fait. Reconnaissance, ce n'est pas être pauvre envers eux. C'est pour ça que regardez quels sont... Quelles sont les mesures de reconnaissance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris, qui peut, qui peut nous donner, ça c'est très beau dans l'islam, qui peut nous rappeler quelles sont les mesures de reconnaissance envers les autres que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris, à sallallahu wa sallam. Oui. Deuxième étape avant cela. Oui. On remercie la personne, Oui certainement, mais il y a une chose dans l'islam et ça, ça revient à ce même sens qu'on est en train de dire, oui ok qu'est-ce qu'il y a d'autre beaucoup de, beaucoup, beaucoup de musulmans ne connaissent pas ce genre de, de pratiques de l'islam qui sont des pratiques très très belles de, de, de tous les angles qu'on peut, qu peut les regarder من إليكم معروفا فكافئوه كما قال صلى الله عليه وسلم Celui qui vous fait un bien, celui qui vous rend service. En islam, celui qui nous rend service, on ne lui dit pas, ce n'est pas, la, la seule chose. ce n'est pas de lui dire merci pour ton service. Non, non, non. Dans l'islam, ça va plus loin que ça. Première chose qu'on doit essayer de faire, qu'on doit tenter de faire, c'est quoi El <rire> mot kafa'ah, c'est de lui faire un bien équivalent. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Non, non peut-être qu'il n'a pas besoin de la même chose. Peut-être que la personne va mal le prendre. « Il m'a aidé l'autre fois dans une chose. Dans... Quelqu'un m'a aidé pour me préparer à mon examen. J'ai un examen. Il m'a dit « Je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. » Et la personne a sacrifié des heures avec moi. Elle m'a aidé. Je ne vais pas juste me contenter de lui dire « Merci quand je peux faire plus. » Fakha fait c'est quoi le mouka Ça peut être que moi je vais garder ça, je vais voir comment je peux l'aider moi aussi dans ces trucs à lui, à ma façon. Ça peut être d'acheter à cette personne-là un cadeau équivalent, sans nécessairement lui donner du cash comme ça, et dire voilà le paiement pour ton aide pour l'examen, peut-être la personne va mal le prendre. On va donner ça comme une hadia, comme un cadeau, qui serait d'une valeur équivalente à cette aide que la personne elle m'a proposé. Qu'est-ce qu'il y a dans bien Qu'est-ce qu'il y a comme bienfait dans ça dans ce que le prophète SAS nous enseigne dans ça. Quels sont les bienfaits dans cela عفوا On s'entraide à faire le bien. Excellent. Donc ça c'est ça c'est on, on est dans dans un sens d'accomplissement dans la bonne direction. Oui. Très bien. « Tahada ou tahabou » Donc si par exemple c'est dans le sens, euh, c'est dans la forme d'un cadeau, sous la forme d'un cadeau, ça, ça va renforcer l'essence de la fraternité. Ça va créer de l'amour encore plus entre les croyants. Un autre avantage, c'est quoi Ça va encourager les bonnes initiatives. Lui qui m'a aidé pour mon examen, Demain, inchallah, il va certainement être encore plus encouragé à aider la prochaine personne. Il n'aura pas le sentiment un jour qu'il est en train de perdre son temps en aidant les autres. Peut-être qu'il doit se concentrer juste sur lui-même, c'est tout. Peut-être qu'il a ses propres problèmes à résoudre à la place d'aller aider les autres. Oui. Je n'ai pas entendu, juste la, la dernière partie. Exactement. Donc, ça, c'est l'avantage le plus important dans le contexte de ce qu'on est en train de couvrir ici. C'est que ça remet la balance à 0, 0. Je suis reconnaissant envers toi, mais je n'ai pas ici de potentiel de ressentir de la pauvreté envers toi de sorte à ce que Si moi, je vais réussir mon examen, que par la suite, je vais avoir mon diplôme et que par la suite, je vais me trouver un super bon emploi, eh bien, je vais toujours me ressentir redevable envers toi, que si ce n'était pas toi qui m'as aidé dans mon examen et tout, et tout, et tout je, tu m'as fait tellement un grand bien que, regarde, maintenant, ma vie a changé. Mais là, si on va reconnaître le bien de la personne, on va la remercier, on va faire dua pour elle, mais on va la compenser aussi avec un bien d'une valeur équivalente là on est <coughs> égal à égal on n'est pas dans un mode où lui il est plus élevé que moi c'est lui qui me prend en charge et moi je ne fais que exprimer mon besoin là non, les deux on est dans une situation où on est en train on est des faiseurs de biens, des preneurs de bonnes initiatives. Euh, Barakallahu fiqh « Certaines attitudes de compétition aussi. »« Moussabaqa ila al-khayrat. » Vous voyez, donc, ça c'est très très important dans l'islam et beaucoup de personnes ne sont pas, ne sont pas euh, conscients de ça. Et bien sûr, moi je pense, même si je, je, je n'ai pas nécessairement lu de parole de l'ulama sur ce point bien spécifique, mais dans notre contexte dans lequel on vit, ça, ça devient encore plus critique, plus important dans les cas où un kafir te fait un bien. Te rend des services, autre chose. Qu'est-ce okay, important Si la l'initiative elle était spontanée, quelqu'un fait un bien spontané, c'est important ici de retourner un bien qui est équivalent pour que encore une fois le musulman ne soit pas dans une position de de faiblesse, infériorité, de preneur que le musulman. Il retourne et il retourne même parfois plus un bien supérieur. Vous comprenez donc ça c'est un point très très important donc là si on revient à la question qu'on se posait tout à l'heure est-ce que vous avez un contre est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui n'est pas pauvre envers Allah et pas pauvre envers les gens envers les créatures pour être plus précis mais si quelqu'un n'est pas pauvre envers Allah est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pauvre envers Allah et qui n'est pas pauvre envers les créatures ça n'existe pas C'est clair, c'est la nature innée du cœur humain d'être pauvre envers quelque chose ou un être supérieur. C'est clair, c'est pour ça celui qui n'est pas pauvre envers Allah subhanahu wa ta'ala sera pauvre envers les créatures. Et il n'y a personne qui peut dire le contraire. Même les gens qu'ils appellent les puissants et même celui qui devient le président des États-Unis et je ne sais pas quoi, eh bien il a besoin de son public et de ses électeurs et de ses lobbies et ainsi de suite, son cœur il est lié à eux parce que si eux ne sont pas derrière lui il va tomber, il va devenir rien du tout il a toujours besoin il ressent un certain pauvreté un certain vide qu'il pense que c'est seulement ces créatures là qu'ils qu peuvent remplir donc là le, la première chose il nous a dit que pour que l'être elle soit riche numéro 1, il faut qu'elle s'éloigne de ces تعلقات de ces attachements à ce qui est autre que Allah subhanahu wa ta'ala numéro 2 bara'atuha min al-mura'at ostentation. dire dissocié de l'ostentation c'est quoi l'ostentation encore une fois c'est wa aqwalha l'ostentation c'est de vouloir autre que Allah subhanahu wa ta'ala par nos actions ou par nos paroles car ar-riya l'ostentation est une preuve, est une évidence d'une pauvreté intense envers les créatures. Celui qui n'est pas pauvre envers les autres, il ne va pas faire des actions, des bonnes œuvres, pour essayer d'attirer leur regard. Il ne va pas dépendre des likes des gens que les gens vont lui mettre sur Internet pour se faire valider pour ces bonnes œuvres que je viens de finir récitation je viens de finir une sourate coran je viens de finir ma umrah, je viens de finir autre chose alors là il faut que les gens me mettent des likes pour que je puisse confirmer que je suis sur le bon chemin que je suis en train de faire le bien non ça c'est une preuve une évidence de pauvreté faqir il al khalq envers les gens et pas envers Allah subhanahu wa ta'ala car celui qui est pauvre seulement vers la azwajal n'a même pas besoin que les gens sachent ou qu'ils apprécient ou non ce qu'il fait de bien. C'est clair Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure avec le faqr ici, la pauvreté Oui Est-ce qu'elle est encore pauvre devant Allah Si quelqu'un n'est pas conscient. Ok. Oui. Très bien. Celui qui n'exprime pas sa pauvreté envers Allah, ne l'exprime pas par sa langue, par ses actions et tout, situation la plus extrême, pour rendre les choses simples, un kafir, un athée, Dis-moi, je ne crois pas en Dieu, pas besoin de Dieu ni autre chose. Donc, lui, avec sa langue et avec ses actions, il dit ne pas. Il a choisi de ne pas être pauvre envers Allah. Azzawajal. Mais ça, en réalité, ça ne touche que ses expressions, ce qu'on exprime, et que ses actions. Les actions, il a choisi de se soumettre à autre que l'azawd à la place. Mais ça ne change pas le fait que chacun, malgré lui, est pauvre à Allah subhanahu wa taala c'est Allah qui dit au oh vous les gens, pas au oh vous les croyants au oh vous les gens si c'est vous qui êtes fouqara, pauvres envers Allah subhanahu wa ta'ala malgré lui il vit je vous donne un exemple revenons encore une fois on va enlever la spédine les relations avec Allah subhanahu wa ta'ala on va juste regarder juste pour, pour l'exemple revenons à tout à l'heure Le pauvre, le pauvre cash, pauvre financièrement, celui qui est un mendiant, n'a rien, rien de quoi manger, rien, rien. Est-ce qu'il se peut que quelqu'un soit pauvre matériellement et arrogant en même temps Ça arrive. Et le prophète alayhi wa sallam nous a dit que ça c'est parmi les pires des créatures. Yawm al-qiyam, le jour du jugement dernier. A'ilun mustakbir. Ah, il c'est un mendiant, il n'a rien, il possède rien. Et il est arrogant, Mustakbir. Lui, s'il était millionnaire, il va devenir quoi exactement Donc, celui qui est arrogant en général, c'est parce que Allah l'a éprouvé avec une certaine force, une certaine intelligence, un certain statut, certaines certaine richesses matérielles. Que là, il faut vraiment faire attention à l'impact de cela. Et si c'est pas contrôlé, eh bien, c'est l'arrogance qui va naître. Mais celui qui n'a rien du tout et il est arrogant parmi ça, malgré cela. Il a le moustache Alors imaginez si quelqu'un dit, il n'a pas de quoi manger. Vraiment, il n'a pas de quoi manger. À chaque soir, il n'a pas de quoi manger. Le millionnaire qui habite dans son quartier de tout à l'heure, celui dont on a parlé, chaque soir, il arrive devant sa porte. Il cogne à sa porte, puis il n'arrive même pas. À chaque soir, parce qu'il sait que ce pauvre arrogant, il a quand même des enfants, des jeunes enfants qui sont affamés à chaque nuit. Il lui envoie « Uber delivery » à chaque, chaque soir. Grosse boîte comme ça, « Uber Eats ». Quelqu'un va cogner à la porte, il ouvre, et il trouve plein de plats. Et tout le monde sait le temps de manger. C'est encore le même gars ennuyant qui nous envoie de la nourriture à chaque soir. Il doit me laisser nourrir mes propres enfants à la place de m'envoyer la nourriture à chaque jour. Et il commence à manger. Lui n'exprime aucune pauvreté. Il est très irrespectueux envers le bien de ce donateur, de ce riche bienfaisant, Et en même temps, il n'est pas conscient de sa richesse. Mais mon ami, tu es, tu es, il n'est pas conscient de sa pauvreté. Et tu es pauvre malgré toi. Le riche, à chaque jour, il se dit, « Si ce n'était pas ses enfants, ses pauvres enfants, Wallah, j'arrête ce soir. » Et tu vas crever de faim. Tu vas voir qu ce que ça veut dire la pauvreté dans laquelle tu vis. Il est pauvre. Naturellement, c'est sa situation. Même s'il veut quoi, là La nier. Il ne veut pas la reconnaître. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un kafir, il dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Il a beau renier, il est pauvre envers Allah, subhanahu wa taala par sa situation, par son état. Mais bien sûr, il ne l'exprime pas par ses actions. C'est pour ça que le contraire, en passant de al-kafir, c'est quoi le contraire de kafur, kafir C'est quoi le contraire Mou'mine, très bien, croyant. Et il y a un autre contraire qui est dans le Coran aussi. C'est chakour, reconnaissant. Le sens de kafir, vous savez c'est quoi le sens de kafir dans la langue arabe? C'est celui qui couvre. Couvre. Koufr, cover, couvert. Koufr le kafir c'est celui qui couvre alors les ulama ils disent s'appelle le kafir le mécréant parce qu'il couvre la ni'ma d'Allah les bienfaits d'Allah De tout comme on a dit tout à l'heure le gars il reçoit ses livraisons à chaque, à chaque soir et il dit pas besoin de toi il est en train de masquer la réalité il veut couvrir la réalité il veut renier la réalité le kafir c'est la même chose il renie une réalité qui est que lui il est le serviteur d'Allah Azzawaj malgré lui Et Allah subhanahu wa ta'ala le punira pour son kofre. Allah ta'ala ne va pas le punir parce qu'il n'a pas été pauvre, il était pauvre malgré lui. Mais le fait qu'il a renié cette pauvreté, il n'a pas voulu l'exprimer, Allah azza wa jalla, c'est pour ça qu'il va le punir fi jahannam 'iyadan billahi azza wa jalla. C'est clair طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.